Salut Kiwan! Bonjour Kiwan! Bon matin, ça va oui. bien? Oui! Ça va très bien, toi aussi? Ben oui! Bon, on est très heureux ben de te réentendre, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, Kiwan. Ben oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas été euh, les, les trois ensemble comme ça, ça fait euh, presque, je dirais pas un an, là, mais pas loin, je pense. Ouais, pas loin là ça? Ouais, en effet, euh, t'es de retour avec une chronique euh, à chaque semaine à l'émission, mais on veut savoir, les gens à la maison veulent savoir ce qui se passe avec toi dans ta vie, là. Ah oui, les gens veulent vraiment savoir ça. <rire> ben, en tout cas, c'est ce que moi, moi je, suis, je représente la population et moi, je veux savoir. <rire> ok, ben euh, non, mais en fait, les choses n'ont pas vraiment changé depuis euh, presque un an. Là. Ça, fait, mm. ça fait un petit peu plus qu'un an que je suis installé ici. Ben pas que je suis installé ici, mais euh, en tout cas, je suis toujours à Medicine Hat, en plein dans les euh, prairies canadiennes, mm. euh, l'endroit le plus euh, triste au Canada, probablement. Bon. Le plus triste Oui, c'est plus... Tout plus on habite... Ben, enfin, en fait, le, <coughs> au départ, quand on emménage ici, quand je suis emménagé ici l'année passée, je trouvais ça un peu folklorique, en fait. C'est quand même divertissant d'habiter ici parce qu'il y a quand même un certain choc culturel. D'habiter ouais. ici, les gens sont tellement différents. À la communauté, la société est complètement différente. Fait au début, c'est un peu drôle, c'est un peu le fun. Tu découvres que, que il oui, y a des gens au Canada qui sont hyper différents de nous. Mais au bout d'un an, maintenant, tu finis par... Euh, fini par euh, être pris un peu dans, dans le pic là, de, du, du, du conservatisme sud-albertain. Mm. Euh, c'est pas, pas si joyeux, mais, euh, mais euh, bon, ça s'achève, ça je pense, ma période sud-albertaine. Euh, <rire> ah ouais mais, tu vas euh, partir vers où? Est-ce que t'as as des plans déjà? ben c'est sûr que je veux partir d'ici, plus ouais. parce que je, je suis plus capable de Mais N'importe où sauf ici, c'est ça? <rire> oui, c'est ça, ça. Mais ben, tu devrais-tu rester le... dans ce coin-là ou ben, ben peut-être. Je, je vais voir. En fait, il faut que je finisse comme l'année scolaire. Là. Euh, ma copine est enseignante ici, Ouh, donc elle a okay. un contrat pour, ah. euh, pour l'année scolaire. Donc à la fin de l'année scolaire, c'est sûr, sûr qu'on s'en va d'ici. Euh, puis ce sera à évaluer l'endroit où on veut aller. En fait, euh, j'aimerais beaucoup aller du côté de Vancouver parce que j'ai découvert euh, récemment euh, la la la. la scène culturelle et musicale de Vancouver qui est absolument hallucinante, qui ressemble un peu plus à celle de l'Est. Mm -hmm. J'ai un paquet de groupes là, que je pourrais vous présenter dans les prochaines semaines qui viennent de Vancouver, mais euh, c'est compliqué de changer de province. Je l'ai fait l'année passée puis c'est tellement de, de bureaucratie la paperasse. de paperasse de, à faire. Affaire, ouais, ça, donc, mm -hmm. euh, mais euh, c'est ça, c'est un projet là, pour la prochaine année. Donc. Mm -hmm. hey, mais tu parlais de, de, de copines? Félicitations. Oui. Ouais, t'as une copine maintenant. Ah, ben. ben oui, en fait, euh, ça fait quand même longtemps. Ça, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, les ouais, amis. Ouais, ouais, vas-y. Un peu trop. Et eh bien, oui, c'est ça. <rire> <rire> en tout cas, bravo. Ah oui, félicitations. Ben oui. Ben, merci. es tu, euh, en fait, j'imagine que c'est une Albertaine ou Non, non, c'est ouais. une Québécoise. Ah okay. ouais. C'est même que je connaissais là, ce... que je connaissais avant d'habiter ici là. Ah, d'accord. Ouais. C'est cute. D'accord, bon, ben, embarquons dans le, vif, dans le vif du sujet maintenant qu'on est au courant de ta situation et euh, je t'en demanderai la question une fois de temps en temps pour euh, remettre les gens à jour. Bon, euh, Mais tu nous présentes une nouvelle chronique de, euh, sur l'actualité musicale canadienne. Ben oui, en fait, euh, je vais essayer là, de vous parler autant que possible de ce qui se passe ailleurs que chez vous, même si tu aujourd'hui, c'est pas si pertinent de, de parler de ce qui se passe ailleurs en Canada puisqu'on est au courant de tout ce qui se passe partout dans le monde, à, presque au moment où ça se passe, de toute façon. Mais je vais essayer de vous, euh, vous Présenter euh, un point de vue local d'ici de, de, de ce qui se passe. Mais en fait, pour aujourd'hui, la, la chronique va être un petit peu générale parce que, étant donné que c'est l'automne qui arrive, il y a toujours un paquet de sorties d'albums, juste faire un petit survol comme ça des albums que, que j'attendais ou qui sont soit qui sont déjà sortis récemment ou qu'on attend pour l'automne. Donc, euh, c'est vraiment là, des, des, groupes, des sorties d'albums attendues pour l'automne. J'en ai sorti quelques-uns, puis c'est de ça, ça que je vais vous parler aujourd'hui, en fait. C'est merveilleux, Kiwan. <rire> Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes oui. prêts. <rire> donc, euh, donc, dans ce qui est sorti en fait un peu plus récemment, la semaine dernière, en fait, la deux semaines, un nouvel album de Little Girls. Euh, c'est un groupe qu'on a déjà fait jouer assez fou. C'est un groupe qui euh, plaît pas non plus à tout le monde. C'est un style quand même assez particulier. C'est l'échantillonnage, euh, Little... c'est ça? C'est le gars qui prend des, des extraits de d'autres affaires, non? Non, non, pas non ça c'est ça euh, c'est. Girls Girl Talk. Talk. je, crois. Ouais, oui, je mélange ça. tout le temps. Non, Hill Girls, girl, en fait, c'est le projet solo de Josh McIntyre, qui est un euh, gars de Toronto. Et euh, le premier album, qui s'appelait Concepts, il euh, y a quelques pièces qu'on a fait jouer dans l'émission, Mathieu. C'est un album, en fait, que, que notre ami Maxime lemieux Laramine nous a fait découvrir l'année passée. Oui, hey, savais-tu que Maxime est en sabbatique cette année? Ah, je ne savais pas. Ben oui, c'est plate, hein? il ne fait plus de chronique. Ah, mais on peut on être prochaine. sur lui. Ouais. On profite sur Maxime pour faire des belles découvertes. Ce sera toi euh, maintenant, mais... la pression. C'est c'est comme mon maître en fond. Ouais. Je vais continuer son, son enseignement. Jeune Palawan. <rire> exactement. <rire> <rire> Donc voilà les groupe qui ont sorti un nouvel album, qui est toujours dans, dans exactement dans, dans le même style, euh, qui sent un peu euh, qu'on pourrait comparer à The Cult probablement ou Joy Division un peu. Euh, et puis c'est seulement un pays qui ont sorti de six pièces. Et euh, je vous ai envoyé un, un extrait peut-être que vous pourrez la faire jouer un autre fois parce que je trouvais que le matin comme ça c'était peut-être pas si, si approprié. En plus que c'est un style là, vraiment, je vous le dis, qui plaît pas à tout le monde. Et pour cet album-là, la différence euh, avec ce nouvel album c'est que l'album a été enregistré avec des, des musiciens, contrairement au premier album concept, qui était vraiment le projet solo de Josh McIntyre qui avait fait tout seul dans son, dans, dans, dans son sous-sol avec seulement des avec son ordinateur et des machines. Donc le nouvel album sonne pareil comme le premier, mais euh, la différence c'est vraiment qu'il a été enregistré avec des musiciens, les musiciens avec qui il performe en, en spectacle. Mm -hmm. Euh, deuxième album dont je vais vous parler dans un autre style euh, complètement différent. Et là, en fait, il y a comme une espèce de congestion au niveau des sorties d'albums euh, autour du 27 septembre prochain. Euh, ça va être une grosse journée. Euh, en fait, c'est la semaine prochaine. Oui, ouais, mardi prochain, comme si les mardis n'étaient pas déjà assez occupés avec les sorties DVD <rire> et musicales. Ouais, tout en même temps. Ben, ouais. Mardi prochain va être particulièrement occupé parce qu'il y a trois très bons albums canadiens qui sortent, dont, entre autres, celui de Elliot Broad. Je crois que vous avez déjà en votre possession. Oui, tout à fait. Euh, l'album Days into Years. Exactement. Donc, l'album Days into Years qui va sortir en sept... euh, la semaine prochaine, le 27, euh, chez Paperback Records. Et euh, il y a déjà une pièce qui, qui a commencé à jouer, c'est Norton Hare. Euh, c'est le premier extrait officiel de, de l'album. c'est sûr que pour ceux qui ont connu Elliot Broad avec uh, Write It All Down for You, c'est une pièce un petit peu plus énergique, un peu plus pop, même un peu plus rock, je dirais. Euh, c'est sûr que peut-être que euh, vous allez aimer, aimer un peu moins là, le son de, de l'album Days into Years qui est un peu plus folk mais Elliot Brown, en fait c'est ça c'est quand même assez folk euh, contrairement à la pièce Write It All Down For You qui détonnait un peu là, sur l'album précédent donc c'est sûr qu'il faut, faut apprécier la musique un peu plus folk un autre album qui sort le 27 septembre prochain et que j'attendais personnellement vraiment impatiemment. C'est un nouvel album de d'Au Bijou qui s'appelle Middle Meats et euh, Au Bijou, il euh, y a une pièce qui a déjà été sur le palmarès de ses pouces. C'est la pièce Black Ice et je crois qu'il y en a eu d'autres. En fait, c'est l'album Bacons qui était sorti en 2009 et c'est un album que j'ai vraiment adoré, qui était différent de leur premier album. C'est leur deuxième album, Bacons, puis euh, qui était vraiment... Il euh, y avait un son beaucoup plus pop. Euh, avec beaucoup plus euh, d'instrumentation, de, des arrangements beaucoup plus riches. Et euh, je pense que le, le, le prochain album, leur troisième Metal Meade, ça va être totalement dans cette optique-là, dans ce, optique ce son-là. Et il euh, y a un premier extrait qui a déjà commencé à jouer, que vous pouvez écouter d'ailleurs, euh, qui est qui en écoute libre sur le site de Hobijou, hobijou.com. La pièce, la pièce, ça s'appelle « Niagara ». Un autre album que j'attendais avec impatience, celui de Dan Mangan, je crois qu'il ne joue pas énormément sur les ondes de ses fous. Non, pas vraiment. Malheureusement. Dan Mangan, qui... oui, malheureusement, parce que c'est vraiment un artiste que j'adore, que je connaissais avant d'habiter ici. Euh, parce qu'il avait entre autres fait partie de, de, la, de la sélection des prix Polaris dont je vous parlerai un petit peu euh, tantôt. Euh, mais il avait par fait partie de la, de la sélection des prix Polaris je crois, en 2010 ou en 2009 avec son album Nice, Nice, Very Nice. Puis ici dans l'Ouest canadien, il est vraiment très, très, très populaire. Et en fait, un peu à travers le monde aussi, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de fans euh, au Royaume-Uni et en Australie. Il a fait des, des tournées, il a passé comme les deux dernières années à tourner beaucoup, beaucoup avec cet album-là. Et euh, je ne sais pas d'ailleurs comment il a fait Où il a trouvé le temps pour sortir un nouvel album Mais le nouvel album, Oh Fortune, sort la semaine prochaine Il y a déjà deux extraits euh, qui sont euh, disponibles Si vous, si vous commandez l'album Vous avez droit à deux pièces gratuites déjà mm -hmm. non, Si, si pièce, je peux répondre à ta... Excuse-moi Vas-y. Oui. Vas je disais, non, vas si, <rire> si je peux répondre à ta question de euh, comment il fait pour, pour, tu disais quoi, pour avoir le temps, en tout cas, sûrement qu'il économise du temps en envoyant pas son CD à Sifou et à d'autres euh, radios universitaires. Voilà. qui pas. Exactement. <rire> c'est un, un bon truc, ouais. mais je, je le conseille pas là, aux artistes. C'est des artistes euh, émergents à l'écoute, c'est pas une bonne technique. Engagez-vous engagez un, un agent, quelque chose plutôt. Un petit là, stagiaire <rire> pas payé, là, ça va être bien par. <rire> oui, ouais, <c 'est> ça. <rire> okay. ouais, ça. Vous pouvez le payer si vous voulez, mais bon. C'est sûr que Dan Mangan aurait les moyens d'espiller de quelqu'un parce qu'il est quand même assez populaire et quand même, ça joue dans des grandes salles. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le son de Dan Mangan, moi, je le compare vraiment euh, à Vincent Vallières. Je trouve que c'est le Vincent Vallières ah. du Canada anglais. Il oh. y a des pièces qui sont quand même passe-partout, qui peuvent plaire à vraiment un très large public, autant un public plus commercial, Que, que plus fin. <rire> euh, <rire> puis oui. c'est ça les euh, ces compositions, tu sais, les, les pièces sont hyper mélodiques, ont des, des petites mélodies hyper accrocheuses, mais quand même très simples. C'est pas une instrumentation non plus, puis des arrangements là. Euh, Euh, hyper euh, riche et profond ça reste quand même assez basique mais les mélodies sont tellement accrocheuses et les paroles euh, un peu à l'image de Vincent Valleur ça, ça raconte des choses simples avec des mots quand même assez simples c'est pas des images là, hyper euh, dures à comprendre pis hyper lourdes ça raconte des choses simples avec des mots simples mais il y a quand même vraiment une, une plume là, qui, est, qui est très fine, qui, qui est juste assez c'est pas trop c'est pas trop d'images mais c'est pas trop simple non plus c'est pas euh, sujet si à de complément c'est pas des euh, <rire> comptines pour enfants non plus là. Okay. Donc, vraiment, Mangan, je vous conseille cet album-là au Fortune la semaine prochaine. C'est euh, probablement mon, euh, ma, mon préféré là, pour la semaine prochaine. Euh, je vais me dépêcher parce que ça, ça, le temps passe quand même. Euh, un autre groupe que vous connaissez, Hooded Fang, qui a oui. sorti leur dernier album. Album. L'album s'appelait Album. Ça fait quand même pas longtemps. Ça fait environ à peu près un an environ que le, leur premier album est sorti. Il y avait eu vraiment des bonnes réactions. Et euh, ben, un autre groupe qui, qui a réussi à trouver le temps malgré le fait qu'ils ont été occupés dans l'année dernière pour, euh, pour nous, nous produire un nouvel album. L'album s'appelle Tostamista. Et euh, Le, le son a quand même changé un peu, je trouve. Ils sont restés quand même dans quelque chose qu'ils connaissaient, mais euh, l'album sonne beaucoup plus euh, un peu rockabilly rock and roll les années 60 je dirais musique surf un peu un peu à la Beach Boys ah. euh, donc c'est un petit changement pour eux mais quand même on pouvait déjà entendre quelques influences de ce, ce son-là dans, dans l'album la, album et cet album-là en fait je crois de Auden euh, Fang c'est un peu nébuleux parce qu'il y a eu plusieurs lancements je pense que l'album est déjà disponible en magasin là, depuis le mois de juillet même je pense euh, mais ils vont revenir euh, le, le 21 septembre donc c'est dans deux jours en fait c'est mercredi ils vont être à Pop Montréal Et euh, tout dépendamment des sources, là, on dit qu'on parle d'un lancement d'album, mais l'album a déjà été lancé. En tout cas, bref, c'est comme, euh, comme un genre de rodage d'album, je ne sais pas. Okay. Mais ils vont être quand même à Montréal le 21 septembre. Et euh, tandis que je suis dans les dates, j'avais oublié de vous en parler, mais euh, Dan Mangan, pour ceux qui le découvriraient là, récemment et qui ne pourraient pas s'empêcher d'aller le voir en spectacle, profitez-en, il va être à Montréal le 16 octobre prochain et à Québec le 17 Et, euh, et en fait il risque d'avoir après la sortie de 4-2 All vous allez entendre parler beaucoup de, de Dan Mangan je, je crois parce qu'il euh, a fini dans la dernière année d'une entente avec euh, Bon Sound donc oh. ceux qui vont faire la promotion de Dan Mangan c'est drôle on parlait justement de ça tantôt euh, on disait qu'il devrait s'engager quelqu'un mais il est avec Bon Sound maintenant donc euh, je pense que vous, vous devriez en entendre parler ouais. ils vont sûrement nous envoyer ça bientôt Si On oui, en demandera. En mais oui. <rire> j'espère qu'on se plaint, fois qu'on en est plaint. J'espère. Oui. Tu, tu vas avoir écouté votre appel. <rire> euh, dernier album dont, dont je veux parler, sorti qui est un petit peu plus loin. Celle-là, c'est le 11 octobre prochain. Mais je sais que c'est un artiste que vous aimez beaucoup. C'est un groupe que vous aimez bien. Assez fou, c'est Dutchess. Ah, ben oui. Ils vont sortir, euh, leur nouvel album euh, qui s'appelle In a Fung Day Tea et euh, si vous allez sur le site officiel de Dutchess, vous pouvez télécharger gratuitement le premier extrait qui s'appelle Time to Reiterate euh, que j'ai pas euh, vraiment le temps d'écouter euh, correctement encore, donc euh, je, je, je, je l'ai envoyé en fait, vous pourrez l'écouter et le, le découvrir avec les auditeurs on va faire jouer ça plus tard à l'émission plus tard sûrement peut-être dans les prochains jours ouais. et euh, en terminant Euh, les gars, je vais parler brièvement tantôt des prix Polaris. Vous savez que les prix Polaris 2011, c'est ce soir. Mm -hmm. Pour ceux qui nous écoutent en direct, le 19 septembre, donc les prix euh, vont être remis ce soir. Et il euh, y a deux artistes, euh, ben, deux groupes québécois et qui, sont, euh, qui sont là. On se rappelle que l'année passée, c'est Carquois qui avait gagné le prix ça avait chialé un petit peu dans le Canada anglais. Ah, les pauvres, pauvres bon... Canadiens anglais qui sont faits en ben, leur oui. prix, hein? ben oui. C'est ça ne comprennent pas les paroles, fait que ils sont un peu confus. Vrai vrai. Euh, mais euh, je vous invite à aller voir si vous n'avez pas déjà vu. Je sais que ce n'est pas très nouveau. Ça allait sorti cet été. Peut-être que des auteurs ont déjà vu. Mais si vous allez, il y avait les liens sur la page Facebook de CBC Radio 3 et de Polaris aussi. Il euh, y a des. Euh, Il y a des prédictions qui ont été faites. Donc, je t'ai envoyé les liens, Mathieu, pour euh, les vidéos, si tu veux les mettre sur euh, le site d'Assemblage Requis. C'est déjà Donc, fait. Des, ah, <rire> parfait. Donc, c'est des, des prédictions un peu, un peu spéciales. Là. Donc, il euh, y a euh, euh, un genre de Madame Minou là, de Vancouver, là, okay. un genre de diseuse de pas de, <rire> de, de qui prédit l'avenir, qui fait une prédiction. Et il euh, y a aussi euh, un chat, un petit chat qui fait une un prédiction. Chat. Je serais plus confiance euh, au chat. Oui, ben en tout cas, euh, vous irez voir les vidéos, puis vous allez voir que si euh, si les prédictions s'avèrent bonnes, euh, ça va continuer à charler cette année <rire> euh, du côté du Canada anglais. Il y a encore des francophones. Ah ok. Ah ça se pense. Les liens sont sur assemblagerequi.com dans les notes de l'émission du lundi 19 septembre. Parfait. Euh, le le gala est ce soir. a pas ça. C'est diffusé sur CBC Radio 3, sur Sirius et euh, plein d'autres, euh, sur Internet, le Match, croix entre autres, je crois. C'est possible de trouver ça facilement. Pour Ton accent anglais est charmant. Want. <rire> <rire> le dire. Voilà, donc on va entendre les trois extraits, euh, trois des extraits dont tu nous as parlé aujourd'hui. On va entendre Dan Mangan, on va entendre plus tard euh, Obijou, et on va terminer ça avec du Hooded Fang. Parfait, et euh, je vous souhaite une bonne semaine. Garçons, la semaine prochaine, je vous parle de Euh, euh, de Carquois qui sont présentement en tournée dans le Canada anglais justement, et moi je vais aller voir samedi prochain à Calgary, donc je vous en reparle la semaine prochaine. Parfait, on se retrouve lundi prochain à 7h15 environ. Oui. Merci beaucoup Kiwan. Merci Kiwan. Et merci à vous. Bye bye. bye. Bonne a... journée. Bonne journée. On écoute Dan Mangan et la pièce All oh Fortune tout de suite au 89FM cet Assemblage requis. despair times passing and we're worsening for when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 Allô Myriam! Salut! Ça va? Oui, ça va bien, toi aussi? Ben oui, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Ben oui, ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Ben euh, oui, on s'ennuyait. On s'ennuyait, là. C'est Ben c'est correct, c'est pas grave. C'est bon de se faire. Euh... Je me fais attendre. Ben c'est ça, c'est bon de se faire attendre. Je suis une vraie fille. Hein? Une vraie fille. Une vraie pro aussi. Les pros se font toujours attendre. Ah, c'est ça. J'attendais qu'on qu m'acclame. Moi, c'est ça, j'ai décidé de me J'ai dit, Gay, je J'ai commencé à me faire attendre. Les gens vont me dire que je suis pro. Ah! Sûr, parce si bon. t'arrives trop d'avance, tout le monde pense que t'as pas de vie et que t'attends juste après eux autres. Ah, C'est pas des jokes. C'est pareil comme les, les entrevues. Faut pas t'arriver en retard, mais jamais d'avance parce qu'ils se disent « Non, non, non, non. » Il n'est est pas, il est pas occupé, il n'y a rien à faire. Exactement. Pourquoi on l'a invité celle-là? Exactement. Donc, <rire> euh, qu'est-ce qui se passe dans notre monde culturel, Myriam Fugère? Ben, en fait, ce soir, c'est les lundis de l'humour qui recommence. Oui. La grande première. Alors, évidemment, cette année, c'est encore au Manchester. Et puis, c'est à 20h30 euh, toujours. Et puis, c'est 8 Donc, euh, encore une fois, c'est pas cher. C'est euh, une belle soirée. Trois humoristes qui sont là chaque soir. Alors, pourquoi pas? Puis, il y a des passes de saison également. Vous pouvez... Euh, C'est 100 euh, pour y aller toute la, toute la saison. Puis, vous avez également 25 de rabais sur un pichet. Pas cher. Ben non. Tu sais, ça, vaut, ça vaut vraiment la peine. Pourquoi pas? Puis, Puis Surtout euh, que si vous êtes là chaque semaine. Tu sais, de toute façon, il y en a qui sont là vraiment chaque semaine. Ça Exactement. vaut la peine. Là. Exactement. Puis, dans le fond, si euh, vous allez sur le site... Euh, ben, sur le, le Facebook, en fait, qui ouais, est lundi de l'humour... Okay ben vous pouvez avoir euh, d'autres euh, forfaits. Là, mettons euh, 15 passes pour euh, 35 ou euh, okay. des trucs comme ça. Là, c'est sûr que ce pas les bons chiffres que je vous dis Non, non. Euh... Euh, Fâchez-vous pas si ce n'est pas ça. Prenez pas je... ça pour tout du cash, mais allez voir. Il y a des deals. Genre, si vous allez en ouais. groupe tout le temps, des affaires de même. Là. Ben, souvent, tu sais, du genre de show d'humour, tu ne vas pas là tout seul. Tu... Souvent, le monde, ils vont en gang. C'est le fun de rire. pouvoir faire « Hey! » Il un petit coup d'épaule. « Hey, as-tu entendu ça? » Ou « Hey, es-tu plate, lui? » Mais le dire en gang, c'est le fun. Exactement. Il faut <rire> le dire, là, tout le monde, euh, on, on rit, mais il n'est pas drôle. Fait, on rit, on rit plus de plus de lui. Que... Mais bon, ce n'est pas bien fin. pas bien mais ça fait partie de la relève. Et puis, ben, les gens qui participent là, les humoristes, ben, ils savent à quoi s'attendre. Ils peut vont être constructifs aussi. Ben oui, ils vont apprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais ils s'en vont quand même dans un bar où il y a du monde sous, faire des jokes. Fait il faut s'attendent à un feedback, euh, des fois un peu loufoque. Ben oui, apparemment, c'est que c'est ce qui est vraiment difficile quand tu commences ben dans un oui. bar, évidemment, parce que les en gens sont T'en as un qui essaye toujours d'être plus drôle que toi. Oui, tu ne commences pas dans un café. Là. Tu non. commences dans un bar où il y a de l'alcool et des gens déplaisants parfois. Donc, les invités <rire> ce soir sont euh, Adib Al-Kaïdé. Hey, mais il est très drôle, lui, Adib al -Kaïdé. Moi, je ne l'ai pas... Euh, je, je, je le connais pas. Il est pas. génial. Allez-y. Moi, je le connais. Euh, il faisait partie des « Nobody » de Jean-François Mercier le soir, là, un gars le soir. Ah euh, oui, OK. C'est une grosse tête de micro. Euh, C'est un gars d'origine arabe, mais il est, il est né au Québec. Et puis vraiment très très drôle, il fait des imitations, il est complètement fou, vraiment ça vaut la peine. Ben oui, ben ça vaut lui, la peine. En moi, tu... c'est lui qui est à la chronique, donc euh, je vais, je devrais aller voir ça, pourquoi pas. Oui. Et puis il euh, y a Simon Delille aussi qui est là, je ne sais pas si tu connais. Lui, je connais pas non. Non, moi non plus je connais pas. Et euh, en vedette, c'est Simon Leblanc. Donc tout ça est animé par euh, Mathieu Sire. Et puis euh, justement, bon Simon Leblanc, qui est l'humoriste vedette, il a participé au concours en route vers mon premier gala. C'est okay. comme ça que je l'ai connu. C'est un, un petit blond maigre. Un peu, est ce qui est bon, lui? Un peu nerveux. Ben, je te dirais que je suis mitigée. Okay. Euh, certains numéros m'ont plu. D'autres, je me disais, bon, c'est un petit peu exagéré. Je suis allée euh, au festival. Mais exagéré dans quel sens? Pou... C'est pas si drôle. Okay, tu okay. Sais, exagéré dans le sens... Il, il raconte des histoires, euh, beaucoup sur son vécu, sur sa okay. famille, sur ce que, euh, des petites anecdotes. C'est un Jean conteur. Jean-Marc Parent. Oui, euh, Jean-Marc Parent, peut-être Michel Barrette aussi okay. là, tu sais vraiment un conteur. Donc raconte son expérience et tout ça. Donc Mais tu sais, c'est jeune, c'est encore à l'état brut, ouais, donc peut-être qu'il ouais. y aura à broder à l'entour de ça. Et puis, il y, y a sa voix aussi, qui, euh, il qui a une petite voix aiguë, okay. mais il euh, est sympathique, <rire> il a une petite voix sympathique et tu as envie d'embarquer dans son okay. histoire parce qu'il est très volontaire. Okay. Il veut beaucoup. Il se donne. Exactement. Et puis lui, euh, il va s'associer <coughs> en fait en février à François Bellefeuille, que tu dois connaître, François non. Bellefeuille. Un humoriste tellement drôle. Ah, ouais, il est bon, ah oui. je ne connais pas. Il faut absolument que tu ailles voir ça. Donc, en fait, c'est euh, lui, le gagnant du prix Révélation 2010 à Juste Pour Rire. Et puis, eux, ils veulent s'unir, en fait, pour un spectacle qui s'appelle Union Libre. Un mariage en... Entre, en, entre humoristes. Oui, un, un peu, <rire> je te dirais. En fait, l'idée, c'est pas de créer un duo, mais bien, bon, euh, tu auras une première de partie ensemble, de spectacle oui. qui sera euh, assurée par Simon Leblanc et la deuxième partie par, euh, justement, François Bellefeuille. Puis euh, d'ailleurs, euh, je voudrais vous mettre un, euh, un extrait sur. Euh, ben, ben, tu sais, non, non, non, mais euh, pas, pas un des extraits, okay. mais je vais vous mettre ça sur la page okay. Facebook des Dîners de Cons. C'est leur espèce de vidéo promotionnelle. Okay. C'est très drôle. On voit très bien la personnalité des deux. Et puis, ça vaut la peine de voir ça. Donc, François Bellefait, qui était déjà venu, lui, au lundi de l'humour. Okay. Et puis, en tout cas, apparemment, qu'il avait fait sensation. Et puis, j'en doute pas du tout. Parce qu'il y a un, comme un personnage sur scène. c'est un personnage dépressif, colérique. Okay. Mais qui est très drôle. Désagréable, là. mais agréable à voir oui, aller. Oui, puis lui, il y a une voix, une, une voix rage. Hey! <rire> C'était à mode, ça, avec les Mike Ward ou Jean-François Mercier. Justement. Les voix de main! <rire> ouais mais il est fâché. Il est okay. bien fâché. Puis euh, c'est ça, moi, je l'avais vu... Euh, Euh, il était au gala juste pour rire d'Éric Salvaille. Donc, okay. les deux étaient présents. Et puis, François Bellefeuille faisait des apparitions récurrentes. Et puis, Durant euh, le gala, genre? Il voulait euh, animer avec Éric okay. Salvaille. Il voulait être euh, son co-animateur. Alors, euh, non, c'était très, très drôle. Ensuite de ça, bon, euh, Arcade Fire, euh, c'est un événement qui ne se passe pas à Trois-Rivières, malheureusement. Mais euh, c'est pas négligeable. C'est un groupe qui est vraiment génial. Évidemment, qu'il n'a a pas besoin de faire ses preuves. Et puis, c'est un spectacle qui est gratuit. Euh, ça se passe jeudi au Quartier des spectacles à Montréal. Cette semaine? Oui, exactement. Super. Le 22. Donc, euh, à 19h. Puis, euh, comme je vous disais, c'est à la place des festivals ou le Quartier des spectacles, là, il y a tout le temps un petit slash entre les deux. Oui, oh, oui. Oh, oh. Et puis, euh, ça met... Euh, avec eux, il va y avoir Kid Koala, qui est un euh, DJ qui a fait euh, trois albums solo déjà. Et puis, euh, il fait de la tournée avec beaucoup d'artistes, entre autres Radiohead, les Beastie Boys, Jack Johnson aussi. La liste est quand même très longue. Et puis... Euh, je voulais vous faire écouter un, un extrait dans lequel on va vraiment sentir qu'il y a une histoire, qu'il y a une progression. C'est Kid Koala, je sais pas. Tu oui, sais oui. Tu okay. oui, oui. Tout Donc ça. Euh, voilà, c'est Fender Bender de Kid Koala en euh, spectacle gratuit avec Carquois et euh, Arcade Fire également. Donc jeudi au quartier des spectacles et puis je vous reviens après. <rire> on a un, un jeudi vraiment très bien, très rempli. As-tu senti la, la progression là-dedans? Il y a comme un, un moment où bon, il fait du scratch, on dirait qu'il y a deux personnes qui se parlent, puis l'histoire continue, comme si oh, j'imagine une personne qui marche dans la rue, puis euh, qu'il y a des altercations avec d'autres gens. C'est ça dans le vidéo aussi? Des gens de petits bonhommes qui se promènent. Ah, Je n'ai même pas écouté le vidéo. Mais oui, il y a une petite vidéo avec. Oh, si, tout si en animation, bien, tout bien gentil. Compris. Oui, tu as bien compris. Mais justement, il fait, il fait, d'après moi, c'est lui qui fait sa propre animation pour ses, vidéos. Pour ses vidéos. Ensuite de ça, donc, jeudi, comme je disais, c'est super occupé. Vous allez devoir faire des choix. Parce que euh, pour les amateurs de snow, il y a une première de film qui a lieu à 21h euh, au D'Artagnan. Et puis, euh, attention, euh, on nous dit vraiment d'être présent à 21h. On a l'habitude de dire, bon, quand même j'arriverai en retard, mais ça a l'air qu'à 21h, ça commence. On a tenu à le spécifier, donc je tiens à vous le dire également. C'est-tu dans le coin de Trois-Rivières, ça, tu me dis? Oui, c'est au D'Artagnan. À Trois-Rivières, quand on vous dit à l'heure, c'est à l'heure, puis allez-y à l'heure parce que vous manquez un show. Euh, je trouve ça vraiment plate, ça. Cette cette Moi, j'aime pas ça quand le show est à l'heure, sérieux. Ben... Moi, un show, il faut que ce soit au moins une heure en retard, pour moi. Parce que sinon, euh, tu ne peux pas te préparer pour aller à un spectacle. À moins qu'il soit à 11h le soir. Mais tu sais, il y a des shows annoncés vers, annoncés vers 8h30, 9h. Je trouve que tu n'as même pas fini de souper, puis il faut que tu te grouilles à aller, manger, à aller au show. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Ça devrait être au moins une heure. À... Ben, en, en tout message, cas, le, le message, message est passé. passé. <rire> ben, <oui. rire> pour vrai, parce qu'un <rire> spectacle, c'est au moins une heure. À... T'sais, ça prend le temps. Il faut quand même être une vedette rock. Il faut se faire attendre, justement. Ben oui, euh, dans la... oui, exactement, dans Comme la tenue de disait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours mieux de se faire attendre, t'as l'air plus big. Ben puis les gens, s'ils veulent t'écouter, ils vont attendre, puis ils vont être encore plus dedans quand tu vas leur donner ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils veulent que le party d'après dure plus longtemps aussi, fait tu essaient de faire ça plus d'avance pour s'en débarrasser. On sait. Peut-être, oui, c'est ça. Avec le d'Artagnan, on sait jamais. Ah, en fait, bon, <rire> c'est euh, <rire> un film qui était une présentation de Périgny, la, la marque I Found, Yes et North Face. Et puis, euh, il présente le film qui s'appelle... Je m'excuse, il y a un sacre dedans. Oh. Je n'aime pas beaucoup sacré. Hein? Oh, tu mettras un bip. OK. Donc, euh, Yes, it's a movie and brother factory. Hii, ta bande. Bon. Donc, OK, voilà. vous avez compris. Et puis, euh, il y a des milliers de dollars euh, en prix de présence. Juste pour ça, des fois, ça vaut la peine. Oui, fois. oui. Ah, mais là, c'est ça, c'est bon. C'est bon, mais tu me dis, c'est un film. Ça, c'est correct que ce soit à l'heure. Oui, oui. C'est ça, un... je reviens. Parce que, oui, que... c'est vrai... plate, là. Quand tu... Mettons que tu vas au cinéma, tu veux que ton film commence oh, à l'heure. Oui, faire. non, c'est correct. Tu tu arrives d'avance au cinéma. Je me retire là-dessus, vous avez raison, madame. Et un film, il que ce soit à l'heure. Oui, un spectacle. Mais soit... quand c'est des gens humains, euh, ils peuvent se faire attendre. Mais quand c'est un film que tu payes plein, il n'y a pas à se faire attendre. Je me retire. Donc, euh, on, je, vous, euh, je vous redis ça, jeudi, 21h euh, au D'Artagnan, donc pour le film Yes, It's a Movie and Brothers Factory avec oui. le sac à la fin. Donc, ben, je peux le faire, c'est quoi, ta barnaque? Oui, c'est okay, ça. Voilà, ben, ça vous à la fin. comme ça. Moi, j'ai un petit problème moral avec ben, ça. C'est <rire> bien correct, c'est bien correct. C'est pour ça qu'on t'engage, on sait qu'on n'aura pas de problème. Oui, c'est ça, vous n'avez pas de problème avec moi. Donc, euh, <rire> ensuite de ça, jeudi également à Trois-Rivières, le groupe torontois de Long Hall sera euh, au Zenob. Donc, euh, le 22 toujours. C'est un jeudi qui va être très déchirant, selon moi. Donc, à 22h, seulement 5$. C'est une soirée Country Folk Rock. Alors. c'est... Euh, je, veux, euh, je vais vous faire écouter. Ce... Euh, non, en fait, je vous invite à aller voir ça sur euh, MySpace parce que ce n'est pas mon prochain extrait. <rire> Dangereux de se tromper. Alors, euh, finalement, les mardis du Gambrinus, c'est un classique qui, euh, qui est revenu depuis un moment. Hein. Mais bon, je recommence à vous en parler cette semaine. Hein. On commence à se mail avec ça. Donc, euh, cette semaine, ce sera Olivier Novembre. C'est 10 à l'entrée et euh, c'est à 21h. Sa musique est vraiment planante. Je suis allée écouter ça tout à l'heure. C'est envoûtant aussi. Puis, euh, il effectue, en fait, un retour à Trois-Rivières, si on veut, parce qu'il était présent au festival cette année. Oui. Et puis, euh, si vous voulez euh, aller écouter un peu ça, l'Iviernovembre.com, plus d'informations et sur MySpace pour un autre aperçu. Mais moi... Je vous oui. en offre un. Alors euh, la traversée d'Olivier Novembre euh, et c'est en vous quittant que je vous offre ça et en vous disant la semaine prochaine. Ça aurait été drôle si Olivier Novembre aurait été dans ma classe à l'époque Ben oui, Olivier Novembre, janvier, Olivier <rire> Avril la veille. <fin>. Eh oui. <rire> Puis monsieur 5 mars aussi. Okay. Merci Myriam. Merci à toi. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Marche vers le signe. Euh, J'ai oublié ça, je voulais dire bonne fête à mon grand frère Marc-André. C'est sa fête aujourd'hui. Ça fait que bonne fête 25 ans en plus, j'imagine. Et... Bonne, bonne fête, mon frère. Bonne fête, son frère. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Assort requis. Maintenant, on réaccueille Xavier comme la semaine passée, bonjour, mais bonjour. encore oh. meilleur parce que lui, il construit vers un extase total. Vers l'avenir. Hein? Vers l'avenir. La... Ah, il construit l'avenir. C'est un homme du futur. Oui. Ah! Mais là, du présent. présent aussi, je précise, c'est ça. Ah! C'est bien mentionné. mentionner. Euh, toi et cuisine. J'ai pas fait la voix par-dessus parce que tu m'as dit la semaine passée que tu l'aimais pas quand je faisais mon petit cri dessus. C'est ta voix qui aime pas. C'est Moi, j'ai jamais dit que je l'aimais pas. Ok, bon, d'accord. Donc, Xavier, bon retour, bonjour. vous deux. ça va bien. Ça va toi? Ouais. bien sûr. Tu nous a apporté des petites surprises, on est très, très. Ah je t'apprécie davantage ce matin, vas-tu? Au début, j'étais pas sûr, c'est ça que tu veux dire? Au début, j'étais vraiment pas sûr. Mais là, quand tu t'amènes avec un thé comme ça, je suis obligé de gâter mes deux animateurs préférés. Il faut que vous compreniez un petit peu plus mon univers. Merci beaucoup. Euh, non, j'aime pas le le jeu de mots, il y a dit gâté, tu sais. Dans à chaque thé. fois que tu vas dire la syllabe T, je, je vais devoir le souligner. Oh. C'est comme quand je parle de nouveautés. Oh, nouveau tea, nouveau tea. <rire> OK, on s'embarque sur quelque chose de vraiment n'importe quoi. Donc, Xavier, aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on aborde ta chronique? Qu'est-ce qui se passe dans ta chronique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, euh, déjà pour commencer, je vous ai ramené à chacun un thé en dégustation. Il oui. euh, y en a un qui est aromatisé. Euh, donc, il euh, faut que tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Tu as ma... mis la main dessus pas mal vite hein, sur le aromatisé. Oh, tu sais, c'est <rire> moi. Je sais euh, parce qu'en micro, il dit « Oh, moi, ça me dérange pas. » <rire> Un peu Hey, mais c'est un bon thé, hein? un gros oui. format aussi. C'est ça. Puis euh, Dans le fond, les doses que, ben, là où j'achète mes thés, c'est vraiment les doses qui sont prescrites pour vraiment ces doses-là. Donc pour nous, une tasse de okay. thé, c'est vraiment ce format-là. Okay. Donc ah. euh, toi, FO, tu as quelque chose de parfumé plus avec un petit peu de chocolat à l'intérieur, ah. légèrement mentholé. Mmh. <rire> ok, on voit que es vraiment heureux d'avoir pris ça Puis Mathieu, toi t'as un plus un traditionnel euh, Dans le fond, il semblerait que l'été de manière générale soit originaire de cette région-là, donc c'est un thé noir quand même assez corsé et c'est aussi le thé que j'ai utilisé pour la dégustation euh, culinaire que je vous ai ramené aujourd'hui. C'est joli ce que tu as fait dans des petites euh, bulles de, de plastique vert. Euh, c'est du vert. vert. C'est du vrai vert. C'est du vrai donc, vert. Fais attention, c'est ce que tu veux dire. Ben, dans le fond, on a <rire> déjà testé puis c'est tombé par terre, ça s'est pas cassé avec trois rebonds. Donc c'est quand ah, même assez eh? magique. comme wow. Ça s'est ouais. ça pas cassé. Sur ce tapis peut-être? Non, non. <rire> non, non c'était vraiment ça de la céramique, wow. c'est ça le pire. Mais euh, c'est ça, donc euh, vous avez un petit mélange dans le fond, euh, en dessous, vous avez vraiment une couche de fruits donc fraises, framboises, cassis Euh, Au-dessus, vous avez du biscuit et de la crème fouettée, euh, fouettée maison. J'aime pas euh, les crèmes fouettées ouais, industrielles. Ça ne ouais, va pas ça. Tu pas de la dream quelque chose oui, oui, Non, euh, vraiment non, pas. C'est pas bon. Vraiment pas. Et puis là, je peux vraiment doser la quantité de sucre que je mets à l'intérieur. Donc, euh, le petit plus que j'ai rajouté dans ces desserts-là, c'est qu'il y a euh, du thé noir euh, dans, le fond, dans les fruits, parce que j'ai laissé les fruits infuser dans du thé noir toute wow. une nuit, justement pour que les fruits aient un peu plus de caractère et ouais. un léger côté un peu plus fort. Plus sombre aussi, qui va donner, dans le fond, un punch supplémentaire. Ok, et tu as saupoudré du thé en poudre Verre. dessus, ouais. Exactement, du thé vert. Dans le fond, euh, le thé vert, euh, au Japon, ça s'appelle du, du matcha. Et c'est, euh, oui, c'est du matcha. Donc, c'est quelque chose euh, qui va être pas mal populaire, qui euh, va permettre justement aux consommateurs d'intégrer toute une feuille de thé, euh, puisque dans le fond, c'est vraiment du thé broyé et qu'on fouette dans l'eau avant de le boire. Eh, hey, mais écoute, petite question comme ça, là. Questionne-moi. Euh, ouais. C'est quoi, t'as-tu pris un cours de thé pour savoir tout ça? Ou c'est venu avec le thé? Le thé. <rire> le thé. Okay. Le jeu de mouille est pas mal poche. Là, il était très mauvais, celle-là. je crois. Que... Il n'était a... pas de qualité. <rire> oh, si, il a été meilleur. Euh, bah, je te dirais que j'avais déjà une passion de base parce que je buvais pas mal de thé avec ma mère quand j'étais chez moi. Et Puis euh, avec le temps, j'ai agrandi un petit peu mes connaissances, j'en ai appris un peu plus. T'as fouillé quoi sur Internet euh... Entre autres, puis j'ai eu des petites formations aussi à droite, à gauche. Et puis euh, j'ai aussi quelques amis qui boivent beaucoup de thé aussi avec moi, donc on s'échange beaucoup d'informations, on fait des grandes dégustations chez nous aussi. Donc voilà. Cool cool. Euh, pour la dégustation, euh, nous, le thé est en train de finir d'infuser. On, euh, on devait le mettre 5 minutes dans, dans notre verre. C'est ça. Je suis arrivé à quoi? 24, 25? Donc, vous pouvez comme ouais. pas mal tarder enlever votre infuseur D'accord. Parfait. Okay. Mais là, est-ce qu'on goûte aussi? Euh, mais vous avez le droit. ouais c'est là que ça se passe. Là. Ouais. Oh, c'est mou. Je pensais <rire> que c'était dur. C'est mou. Moi, j'enlève ma poche pendant ce temps-là, dans, dans mon verre. Secoue ta poche, là. C'est merci, François. Ah, après, de moi la poche de la semaine dernière, il y a coup ta poche. Ça, va très, bien, ah, ça va, très va très bien. Ça va être comme ça toutes les semaines. Hein. Ah Ça me dérange pas. C'est facile, c'est ça l'affaire avec des poches. et tu sais, Les thé. Les genoux sont trop là. Bon, François est en train d'enlever la sienne aussi. Lui, avec sa menthe et son chocolat, je ne suis pas du tout jaloux. <rire> je te ramènerai aussi la prochaine fois. Bon, d'accord, merci. <rire> C'est elle... bien, bien fini. Ah ouais, je secoue la poche ouais. oh, Oui, il reste Ça plus aucune pas... goutte là. Oui, oui oui. Oui il en reste tout le temps. Il en reste tout le temps. Alors avec François qui a déjà trempé sa cuillère dans le. dans le bol. Oh, je me Ok, dégustation, euh, dégustation live, d'accord. Moi je commence par la crème, c'est sûr. T'as pas le choix ah, parce y a suis dessus. Ah, hein, faut tu, non, Exactement. faut que tu prennes les trois, là. Faut que tu, tu prennes les trois, trois en même temps Ben oui. Ok, waouh. Wow. une dégustation. Et juste okay. pour information, j'ai aussi rajouté un petit peu de sucre à glacer directement sur, euh, ah. dans le fond sur la crème fouettée. Parce que le match est quand même euh, quelque chose d'assez astringent, amer au goût. Donc si moi vraiment j'avais pas balancé ça, ça aurait peut-être goûté trop amer au premier abord. Chose que je voulais absolument pas, je voulais pas vous traumatiser. Ok. Ça m'arrivait, j'en suis. Ouais, c'est ça. À date, hein? Et ça, ça, se prend, ça se prend très mal par contre, c'est super beau et très bien C'est pas beau! Ça, ça me tombe dans la main, j'essaie de pas faire de dégâts. Ouais, c'est parce que. C'est ça, c'est un verre en double paroi aussi, donc. Là, j'en mets partout. C'est très incurvé mais de partout. Ce qui est bien, c'est que c'est très très bon, évidemment, mais après ça, c'est que t'en as sur les mains pour pouvoir continuer le, le, le goûter. Alors, est-ce que tu touches pas au non. micro? Non, c'est ça, j'essaie. <rire> ah, c'est bon, Ah, vraiment. J'aime ça? Oui. J'aime ça? Mais écoute, je goûte pas le thé. C'est quand même pas okay. mal subtil. Quand même hein. Quand je le goûte pas pour, moi. Dans le fond, si tu peux. Mais je suis essaie... pas habitué. Je... Essaye de récupérer un petit peu de matcha sur le dessus de la crème fouettée. Tu verras. Tu, ça, là, je... tu vas peut-être. Comme ça. Ouais, c'est ça. Tu vas peut-être goûter quelque chose de légèrement amer. Ah oh, les saucisses, c'était tellement bon. Tu le goûtes pas Je le goûte pas. Ah ça veut dire. Mais je que... suis pas habitué. Mais ça. La, la pas prochaine pas fois, je ramènerai je... du matcha, je vous en préparerai en live aussi. J'avoue que tu commences. Je suis sûr que ça rajoute quelque chose, mais j'avoue que je ne peux pas pointer où est le goût du okay. dedans. Mais je suis sûr que ça vient ajouter à l'ambiance totale. Parce que d'habitude, c'est des choses que je fais vraiment juste avec comme, des fruits que je coupe en petits morceaux. Je mets au fond d'un verre, je rajoute les biscuits, la crème fouettée. Je mets même plusieurs étages de chaque. Mais euh, là, je voulais vraiment faire quelque chose en trois étapes avec quelque chose de plus fort en dessous. Mais C'est vraiment très bon. Délicieux pour, pour vrai, c'est très très, très, très, très bon. Ça vous donnerait aussi des petites idées aussi si vous voulez préparer des petits desserts très rapides mm -hmm. et puis vous n'êtes pas obligé de les laisser infuser dans le thé. Si vous voulez avoir quelque chose de tout simple, vous pouvez le faire aussi comme ça. OK, c'est vraiment excellent. On va passer euh, au thé un peu. On va, va s'essayer, en tout cas. On va goûter. Essayez juste de ne <rire> pas vous brûler. ouais c'est ça. Je goûte sur. un peu plus, nous. J'ai bu, deuxième bu coup, une gorgée. Hein? Bois une gorgée. Puis, je ne sais pas s'il t'en reste. Est-ce qu'il t'en reste? Oui, il m'en reste encore un petit peu. Ok, oui, le thé, le thé a une saveur particulièrement, euh, je dirais. C'est sûr que c'est pas aussi chocolat. Il n'y a pas, pas d'arôme de, dedans. Mm -hmm. Donc, vraiment, le goût. Ben, pour plus, le tien en tout cas. C'est ça, pour le mien, J'ai un petit Moi, <rire> il est super bon. Il y a et plein d'arômes. Non, mais pour vrai, c'est apaisant. <rire> J'aime ça. Mais c'est ouais. ça, il est relaxant. C'est ça que j'aime. C'est ça, bah dans, dans le fond, le thé noir, il y a une molécule dans le fond, dans le thé noir, qui fait en sorte que ça fait baisser le taux de cortisol. Donc la cortisol, c'est comme une hormone responsable du stress. Mm -hmm. Donc normalement, après une tasse de thé noir, on, on devrait se sentir un peu plus décontracté. Okay. Mais moi, juste en le buvant, là, il, mais, quand il descend, c'est relaxant, c'est réconfortant, je veux dire. La température de l'eau, en fait, je, je sais pas à quoi tu es supposé tenir ça, là, mais en tout cas, pour boire comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Pas trop euh, chaud, pas trop froid Dans le fond j'ai pris l'eau chaude directement d'une machine Comme normale dans laquelle on fait infuser du café Donc euh, c'est vraiment de l'eau qui tourne Généralement autour de 95 degrés Donc le temps que je la ramène ici Et le temps que ça infuse Ça va probablement baisser un petit peu Oui c'est les biscuits qui, qui tombent facilement de mon bain <rire> ah. Mais non c'est vraiment très très bon J'ai l'air de continuer ça ouais. Mais, euh, En ronde parce qu'en ronde ça va plutôt mal jusqu'à maintenant <rire> okay. euh, J'aime ça prochaine... La, la prochaine fois, je vous ramènerai peut-être quelque chose d'un petit peu plus différent. Je ne sais pas encore quoi ramener, mais euh, je réfléchirai au cours de la semaine, sauf si vous avez des petites idées, des choses que vous voudriez que je teste. Non, mais écoute, euh, moi, en tout cas, je parle pour moi personnellement, ouais. surprends-moi. Ah, je, les surprises, c'est toujours ouais. très gagnant avec toi à, à date. Juste, les, les choix que tu as faits sont très bons. Donc. Ça va bien, c'est bon, je suis pas mal. Okay. Tu pourrais me ramener ça chaque semaine, ça ne me dérangerait pas du tout. Je pourrais mais changer le nom. Puis, euh, ouais, c est c est ça. Ça. Ah ouais, mais ça qui est meilleur que la semaine passée. Mmh. Non. Ah Là, je goûte vraiment le thé. <rire> tu sais. ah, la prochaine fois, je vais mettre des feuilles de thé au fond directement. Quand ah, ça, oui. vous allez vraiment goûter le thé. Mmh, mmh. Voilà, euh, c'est tout. Ben, je sais pas, j'avais entendu euh, un petit peu avant ça que FO voulait un petit peu avoir des renseignements sur comment infuser le thé en tant que thé. Ah, bonne idée. Oui. Dans le fond, euh, de manière générale, le thé, tu dois le faire comme... Infuser, je dis bien en général, puisque le matcha... Euh... Mais là, là attends, on, on part de la base, ok? Oui. Tu fais bouillir ton eau. Oui. Ok. Euh, y a un bout, est-ce que tu peux l'infuser euh, directement avec un bout? Certains, oui. oui. Je oui? dirais que, euh, généralement, les ténoirs, on peut les faire infuser dès qu'ils boutent. Okay. Euh, pour certains autres thés un peu plus délicats, on va laisser l'eau reposer pour que la température baisse yes, un, un petit peu. peu. Généralement, ça va être le cas pour les thés blancs, thés verts. Les houlongs résistent un petit peu plus, donc généralement, tu peux laisser comme autour de 90 degrés pour la grande majorité. Mais pour les thés verts, euh, c'est très, très euh, habituel que ce soit comme à 72 degrés okay, que ça, vraiment, se vraiment, euh... ça se passe Vraiment, c'est Ça c'est se passe pas de l'eau bouillante, c'est de l'eau chaude. Okay, OK. Et puis, quand tu quand infuses, euh, quand ça boue, Est-ce que, est que ça rajoute un goût un peu plus amer? Est-ce que, est que ça change quelque chose au goût ou c'est vraiment. montre-moi l'eau est bouillante. Par exemple, pour un thé vert que tu mets dans de l'eau bouillante, ça brûle les feuilles, ça donne un goût amer vraiment qui est okay. limite dégueulasse. Okay, okay, Et les okay. gens qui disent Ah, oh, mais moi je ne prends pas le thé vert parce que le thé vert c'est amer. Moi je dis que mon thé vert ne goûte jamais amer parce okay. que je vérifie toujours okay. les températures de l'eau. Ok, c'est ça. Parce que c'est un art en fait. C'est ça. C'est pour pas... ça qu'au Japon, il y a des cérémonies de thé. Vous ah, allez voir ça. Bon. J'ai fini mon dessert. Moi. Mmh. Ça dit bien. Je le goûte moi le thé pour vrai. Ouais. Ça rajoute un petit quelque chose. Euh... Moi c'était subtil. J'ai pris une gorgée. Après ça je le goûtais. Mmh. Mais avec on dirait que j'étais pas capable de mettre le, le, le doigt là-dessus. Ouais. C'est subtil, c'est bien. Oh oui, c'est très subtil. Pour continuer avec les explications que je t'ai données. Excuse-moi. Oui. Oh, il n'y a pas de problème. Tu veux m'interrompre quand tu veux, Mathieu D'accord. <rire> euh, c'est noté. C'est <rire> noté. Euh, donc, euh, c'est ça. Il va falloir vraiment choisir un infuseur comme assez large, puisque le thé va généralement prendre de l'expansion aussi pendant l'infusion. Donc. Quand tu parles d'infuseur, tu, tu parles de quoi tu parles... Mais Dans le fond, il y a vraiment tout type d'infuseur. Euh, Ceux qu'on connaît le plus, ça va être les petites boules, au bout des chaînes, en fin de compte. On les va ouvrir. les mm -hmm. Comment Comment Je dis qu'on a mis les petites boules, mais c'est une blague. Oh. Ça, Surtout quand ça vient par de C'est très Mathieu Plast. Oui. oui. Euh, donc c'est ça. Donc <rire> euh, c'est ça Donc ça va être vraiment des boules euh, qu'on va ouvrir et mettre les quantités What? de thé à l'intérieur. Et euh, ce qui est important. Ça, c'est répandu. Ça, on en voit. C'est un... ça. C'est ce qu'on voit comme pas mal. Généralement, on va dire oui, j'aurais besoin d'une boule à infuser. Hop, une boule à infuser. Voilà. C'est vraiment un grand classique. Mais généralement, c'est comme pas en acier inoxydable. Donc ça va vraiment faire perdre de la qualité au thé et à la longue donner un goût métallique, chose qu'on ne cherche oh. pas spécialement. Ah. Ou alors, il faudrait être bizarre pour en vouloir. Un goût Il y a des gens comme ça, faut pas les juger. Donc, non, ça, je, ça, je ça prend vraiment en fait une boule en un... un acier inoxydable, ah, idéalement. Okay, parfait. Mais même là, les boules, je ne conseille pas non. pour ce qui est autre que des tisanes ou des thé noirs. Parce que ce sont des thés qui vont comme pas mal rester de la, du même volume. Mais si on va dans des thés blancs, thés verts ou longs, par exemple, mm -hmm. ça risque de rester comme pris à l'intérieur, faire une boule compacte. Oui, ou le contraire est vrai aussi. Euh, moi, des fois, je me mets monter dans la petite boule et puis euh, ça finit par sortir. Il y a beaucoup de bouts qui sortent de ça. Exactement. Dans la tasse, c'est pas aussi bon au goût. Euh, Exactement. C'est euh. parce que les mailles sont comme beaucoup trop larges. Ça. Et il faut vraiment que les feuilles restent à l'intérieur. L'effet screen, il marche pas, l'effet screen. screen. <rire> les screen, tu connais ça, les screen. J'adore ai ça. Ouais, c'est super. <rire> puis c'est ça donc euh, vraiment toujours surveiller les températures d'eau les temps d'infusion et surtout euh, bah, la largeur de l'infuseur en ouvrant l'infuseur on voit que ça fait une boule quasiment compacte, c'est que l'infuseur n'était pas adapté, qu'il faut opter pour quelque chose un petit peu plus spacieux mmh. superbe, génial la bien expliqué, la semaine prochaine je vous ramènerai aussi plusieurs infuseurs, je vous expliquerai ça Puis euh, ça me fera plaisir aussi de vous faire tester chaque infuseur avec des types de thé différents Ah, parfait Ça va être Bien. beau, ça! Oh, oui. On a déjà hâte, comme toujours? Ben oui, certainement. Merci, Xavier! Ça fait plaisir, merci. Très Pour les auditeurs, en fait, là, qui voudraient peut-être avoir plus de renseignements, ce truc-là, peuvent aller visiter. Tu travailles dans une boutique de thé. On oui. pourrait la nommer. Je travaille euh, au Centre d'Achat-les-Rivières, chez l'été David Stee. Okay. Donc, euh, je travaille pas mal 5 jours sur 7. Donc, il euh, y a moyen aussi de me demander qu'est-ce que j'ai dit dans l'émission précédente aussi. Donc, euh, pas hésiter aussi la prochaine fois. Si, moi vous passez, que vous reconnaissez quelqu'un avec des cheveux un peu bizarres dans la boutique, <rire> ben, c'est moi. Bonjour. Ah non, est très <rire> sympathique. Euh... Oui. Tu T'étais pas gêné. Là, je donne l'impression d'être sympathique, mais je le sais absolument pas. Ah, non, c'est bon. ça. Faut mieux le connaître pour le détester. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. D'accord. Bon. Plus on me connaît, moins on m'aime. Waouh! C'est plate un peu? C'est un peu plate. On va se limiter à l'émission. Ouais, OK. Bon. <rire> OK, fait que, euh, on te reverra seulement en studio la prochaine fois. Si on croise à l'extérieur, on, on met la main devant les yeux. Comme vous, je connais pas. C'est ça, d'accord. Merci beaucoup, Xavier. Ça fait plaisir, Mathieu. À, à l'heure du prochain, 8h30 pour une autre chronique, Tais-toi et cuisine! Hein? Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. C'était bon comme un, comme un petit dessert. C'est bon, toi, ton thé? Mon thé, super Moi. bon pour vrai. Oui, oui, il est vraiment excellent. Je vais continuer de le boire pendant ce temps-là. Et si vous voulez une petite technique aussi pour vraiment apprécier tous ah, les arômes, c'est une technique. Oui, c'est encore technique. là. Oui, je suis encore là. je n'ai pas encore passé. <rire> Dans le fond, quand vous buvez du thé, faites entrer en même temps des bulles d'air aussi. C'est un petit peu comme du vin pour eh? vraiment comme décupler un petit peu les arômes. Wow. Ça va permettre à tous les arômes un petit peu de se décupler sur la langue aussi. Ok, quand tu le verses. Non, c'est quand non, tu quand, bois. Quand tu le bois. Dans le fond, tu fais entrer l'air en même temps que tu le bois. Ah ouais. Non, pendant non. que tu bois. Pendant, pendant que tu, tu bois. bois. Ok. <rire> Genre, ça fait vraiment un goût. Euh, une, Bah non, un son pas agréable. Je te garantis je vais m'étouffer je fais ça. Oh non là c'est sûr que je vais m'étouffer. Faut compris. Ah faut, faut faire un petit peu comme avec une paille, mettons. Exactement, tu laisses si entrer les petits bulles et normalement tu devrais mieux sentir les arômes. Ouais. Ouais. ouais. Et c'est encore plus flagrant qu'on prend des ça thés verts et des bien. thés blancs. Wow. On apprend des choses. J'ai hâte, hâte de goûter un thé blé. Ouais. ouais. Ok. Pas toi? Oui, ben oui. Ok, donc. J'ai euh... acheté un thé de lin, sûrement, j'imagine. Au nombre de thés que j'ai acheté dans une boutique de thé qu'on ne nommera pas, même si elle a été mentionnée comme le 30 secondes. Mais euh, j'en ai essayé tellement et je regarde jamais c'est quoi la sorte de thé. Mais maintenant que, que tu en parles, Xavier, il va falloir que je regarde mes étiquettes pour comprendre c'est quoi. Là, si vous voulez, je vous ramènerai deux. Euh, non, trois la semaine prochaine. Euh, deux traditionnels, un aromatisé. Puis vous pourrez faire la différence entre les trois. D'accord. Oula! Merci encore Xavier. vous avez. Ça fait plaisir. Merci. Là, va Merci <rire> Et qu'y a pas. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con, un certain midi cette semaine. Parlant de nouvelles croustillantes, c'est le mangeur de métal qui s'attaque à son vélo et euh, fini à l'hôpital. Il en a pâti de son vélo. Oui, donc c'est un serbe qui avait pour l'habitude de manger du métal qui a voulu s'attaquer à son propre vélo. Euh, mal à lui puisqu'il est, est rendu maintenant à l'hôpital. Il s'appelle Branko Korgorak. C'est un nom serbe C'est un retraité serbe de 80 ans qui a l'habitude de manger du métal en grande quantité depuis euh, quelques années. En 20 ans, il dit qu'il a dévoré 25 000 ampoules. Okay. OK. 25 000 ampoules, 12 000 fourchettes. <rire> Mais il doit avoir un truc. Attends un peu. 12 000 fourchettes, euh, où est-ce qu'on est rendu dans sa bouffe? 1 vinyles. Tu sais, des disques vinyles. A... <rire> je vais faire les écouter. Puis, les il n'y a dévore. pas une collection de 1 vinyles. Il en a mangé 1 c'est ça. Moi, il je les mangé... débarque de mes oreilles et lui de sa bouche, littéralement. <rire> euh, il y a aussi, euh, comme passe-temps, manger 2 cuillères. Ça, en écoutant la télévision, une petite cuillère comme ça, ça rentre très bien. Euh, 2 600 assiettes aussi. Des assiettes, mais il n'y a rien dedans. Oui, c'est lui, c'est l'assiette qui l'intéresse. Donc, tous ces objets ingurgités il ne lui avaient jusque-là causé aucun souci, mais le gourmand a décidé de s'attaquer à plus gros, son vélo. Finalement, il a eu les yeux plus gros que la panse, puisqu'il a fini à l'hôpital sans avoir fini son assiette. <rire> il a failli mourir. Les docteurs ont trouvé deux kilos de métal dans son estomac. Euh, il avait parié avec ses amis qu'il pourrait manger sa bicyclette en trois jours. <rire> Euh, cette hospitalisation d'urgence euh, l'a fait réfléchir, nous dit-on. Euh, le serbe euh, qui devrait renoncer à son étrange régime alimentaire. Après 20 ans euh, à manger n'importe quoi, j'ai réalisé que mon système digestif n'est plus aussi fort qu'il l'était. J'ai donc décidé d'arrêter. Parce qu'on sait qu'il y avait... Euh, Est-ce que c'est le célèbre M. mange du Non, je pense gainiste? que... Non, ben non ça ne semble, je... semble pas Non, parce lui. que sinon, il n'aurait parlé de son Cessna. Oui, exactement. Et je sais que M. Mangetout, là, le vrai, là, celui qui a le record Guinness... Il n'est pas trouvable contre... sur Internet. Non, parce Sérieux? que J'ai chez moi le livre des records Guinness 1993 okay. et euh, on y fait mention de Monsieur mange tout dedans et euh, je devrais peut-être amener le livre en tant que tel, l'édition 1993 parce qu'on raconte qu'il a mangé un Cessna entre autres mais aussi deux autobus scolaires scolaire, ouais, exact ça. une ou deux même et euh, je pense huit paniers. Et pourquoi se contenter qu seulement qu'une? Pourquoi se contenter de seulement une. Mais aussi un euh, nombre de tarots là, et de pistons et de, de toutes sortes de morceaux de mécanismes. le panier d'épicerie, c'est le panier qui l'intéresse. C'est pas ce qu'il a à l'intérieur. Il en a consommé huit et peut-être même depuis 1993, il a peut-être doublé son record de panier d'épicerie mangé. Monsieur mange tout. Euh, Je veux dire, l'autre serbe, là, monsieur Chose, il n'arrive pas à l'achever. Il est quand même pas si pire. Là. Ouais, non, mais regarde. Euh... <rire> c'est vrai que manger du métal à la base, c'est un exploit. Et puis, tiens, on va y aller avec une dernière comme ça avant de poursuivre avec une pause publicitaire. Euh, C'est une dame, donc une jeune femme de la Nouvelle-Orléans qui possède la Coupe Afro la plus grande du monde. Euh, elle s'appelle Even Dugas. Elle détient un record des plus originaux au monde. Eh bien, cette assistante... <rire> non, moi, ça ne doit pas être cette assistante sociale. Ça doit être cette assistée sociale. <rire> Âgée de 36 ans, possède le record de la Coupe Afro la plus grande au monde. En effet, avec ses 1,32 mètres de circonférence, 1,3 m de circonférence. C'est géant. <rire> Donc, euh, de quoi elle euh, impressionne, bien sûr. Il semble... Euh Un peu. Elle semble même s'être trompée d'époque, nous dit-on. Cette coupe de cheveux, popularisée par Michael Jackson et ses frères, symbolise tout, toute une époque euh, et nous plonge directement dans les 70s, les années disco. Euh, donc, Even aurait sans doute été la reine des pistes de danse à cette époque. Aujourd'hui, elle a bien du mérite de porter et d'entretenir chaque jour une telle coupe de cheveux. Les cheveux en boule, comme dirait mon ami Marshall, le petit garçon à Caroline. Oui. Il appelle ça les cheveux en boule. C'est une ben, bonne description. C'est exactement ça. Euh, et puis, euh, donc... Euh, Quand je suis rendu là, <rire> la jeune femme donc, a fait part des difficultés qu'elle rencontrait au quotidien. Lorsque je conduis, je ne vois pas ce qui se passe de ses côtés. <rire> je suis bien d'accord avec elle, c'est pas pratique. Euh, ses cheveux sont déjà retrouvés coincés aussi dans des portières de voiture, euh, dans des portières, n'importe quelle porte, hein, finalement, ou dans les branches d'un arbre quand qu elle se promène en forêt. Euh, porter des boucles d'oreilles est un vrai calvaire, mais Avin ne dit ne pas vouloir se décourager pour autant et compte bien conserver sa coupe spectaculaire. Bon, ben que voulez-vous? Hein? Qu'est-ce que c'est Des fois, la, la mode, euh, ou euh, je veux dire une fantaisie plutôt dans ce cas-là, étant donné que qu ce n'est plus la mode, mais dans, bien une fantaisie, euh, oui. ça va dépasser Euh, le pratico-pratique du quotidien. C'est euh, clair. C'est un peu mon cas là, avec euh, mon mode à, de vie glam. Et tes grosses cuisses. Et, tes... et, et mes grosses cuisses, mon spandex et mon spraynet net. À un donné, ça flash et ça vient changer un peu des choses. Parce que les la gens, perception des gens envers toi. J'ai jamais change. vraiment mis de, de photos de moi sur la page Facebook du Dinéto. À non, chaque fois, j'ai mis, mis des leurs. J'ai mis des leurres des, des cuisses de poulet ou des choses comme ça et je faisais croire que c'était moi. Mais en vérité, habillé de tout mon spandex et avec mes cheveux, euh, mes « big hair », comme on dit à l'américaine, euh, j'ai vraiment l'air euh, d'une grande diva du « metal <rire> ».« Heavy metal breakdown ». Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. C'est le moment de réaccueillir euh, un grand retour. Oui, chaleureusement, chaleureusement. Voici Sébastien Dulude de retour après un an et demi, deux ans d'absence. Oui, on est content. C'est va voir ailleurs entre parenthèses. J'y suis. Bonjour à tous, mon nom est Sébastien Dulude et je vous présente encore cette année « La chronique va voir ailleurs, j'y suis ». Alors, pour, comme première chronique, je m'attarde à... Parce qu'on avait comme euh, activité artistique extérieure cette année à Trois-Rivières, plutôt cet été, j'intitulais ça « Animation artistique estivale à Trois-Rivières, le bon, le brut et les truands ». Parce que ceux qui suivent l'actualité municipale trifluvienne sont familiers avec deux noms, Steve Dubé et Alain Lamar. Le premier, Dubé, a l'allure d'un coach de la Ligue nord-américaine de hockey, mais dans les faits, il a escaladé les échelons des milieux culturels en gérant de façon visionnaire la carrière de Jean-François Bastien, qui est parti de Star Academy pour aller s'échouer au ludoplex. Tandis que le second, Alain Lamar, a la dégaine d'un José Lito Michaud croisé avec celle de Joey Stardust des Popper Rock, pour ceux qui ont une bonne mémoire. C'est en somme nos Starkey et Hutch locaux. Mais pour la Ville de Trois-Rivières et son maire absolu, M. Lévesque, Dubé et Lamar sont respectivement directeurs général et directeurs général adjoint communication de la Corporation de l'amphithéâtre de Trois-Rivières. Cette dernière corpo, née de la, pour la mise en œuvre des fêtes du 375e anniversaire de Trois-Rivières en 2009, possède aujourd'hui deux mandats principaux. Premièrement, la réalisation du méga projet d'amphithéâtre sur le site de Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent et deuxièmement, la coordination des animations extérieures au centre-ville lors de la saison estivale. We Bon, si Dubé et Lamar ne passaient pas leur temps à être suspendus avec solde, bon, en raison de leur gestion plutôt irrégulière des fêtes du 375e, ou alors en vacances, une façon stratégique, ils ont décidé de prendre juillet et ou off au plus fort de la saison estivale, ça se, ça se discute. Mais bon, ces deux-là auraient peut-être eu l'occasion d'examiner d'un peu plus près le gouffre financier qui s'annonce pour 2013 du côté de, du projet de l'amphithéâtre. On apprenait récemment d'ailleurs que le devis initial évalué à 41 millions de dollars pour l'amphithéâtre serait plutôt maintenant du côté des 60 millions de dollars. Et on nous informe en même temps que les 10 000 places prévues seraient plutôt ramenées à 7 000 places prévues, ce qui donc aura un effet direct sur le rendement financier euh, de l'endroit. Et là, là-dessus non plus, je ne parle pas non plus des multiples impacts que quelques milliers de voitures pourraient avoir sur le quartier à chaque soir de spectacle. On parle du quartier Sainte-Cécile. Et bon, là, il faut aussi présumer qu'il y aura euh, plusieurs milliers de voitures euh, lors de ce spectacle. C'est tout un autre aspect. Je ne parle pas non plus du choix de planter un immense amphithéâtre sur le plus beau secteur de la ville. C'est euh, Sans discuter là, vraiment un, un joyau, c'est au confluent du Saint-Maurice et du Saint-Laurent. Donc, c'est un terrain qui est appartenu pendant des, dix, des décennies à la compagnie euh, de l'usine de papier Tripap. Ça a été donc récemment euh, décontaminé. Donc, c'est rendu aux citoyens, euh, c'est disponible pour les citoyens depuis le, pour la première fois depuis pratiquement 100 ans. Et enfin, je ne parle pas non plus d'un certain contexte de manque de salles à Trois-Rivières depuis la fermeture du maquisard. Donc, on pourrait questionner la pertinence de construire un amphithéâtre de 6000 places qui serait utilisable seulement 4 mois par année. Non, je veux plutôt parler qu'en en fait, si les M. Dubé à la mort avaient le temps, ils pourraient re-questionner leur stratégie pour attirer la clientèle au centre-ville, donc leur stratégie d'animation estivale au centre-ville. Parce qu'à leur deuxième saison aux commandes du divertissement public trifluvien, moi, je ne suis pas tellement impressionné du résultat. On fait un petit bilan. Ça s'appelait Myriade cette année. Donc, sous ce thème, la programmation était clairement inscrite sous le signe du big. Hein, une myriade, c'est une très grande quantité, une multiplicité, une multitude. Et le site de tourisme Mauricie parlait de 95 animations sur 23 soirées, 350 artistes. Donc, clairement, sous le signe du big. Moi, j'ai rien contre. Une programmation étoffée, même euh, très, très étoffée, euh, remplie, euh, constante durant l'été. Aucun problème avec ça. Je comprends aussi très bien qu'on a un mandat général, là, des fêtes estivales, donc familiales même, de tout cet exercice. Je comprends très bien. Mais là où j'ai la difficulté, c'est avec la diversité. Parce que diversité, il me semble, ça voudrait dire de varier l'offre un petit peu. Donc, on regarde un petit peu un coup d'œil à la programmation de l'été dernier. Il y avait du Elvis Forever, Country Rock Twister, Papy Rock, les poupées. Les, esth les esthéticiennes de l'âme, ça, ça fait peur. Hommage à Michael Bublé, etc., etc. Je déprime la programmation. ne manquait certainement pas de répertoire quétaine pour faire danser ma tante Nicole puis mon oncle Rénald. Mais euh, poursuivons. Essayons de trouver un peu de musique émergente, pourquoi pas? Eh bien, du côté de la musique émergente, il y avait plusieurs noms. Baptiste Prudhomme, qui vient de la Coop Émergence. Dan Lemay, de la Coop Émergence. Fabiola Toupin, qui vient de la Coop Émergence. Trop loin l'Irlande, de la Coop Émergence. Euh, bref, on le comprend assez bien. La Coop Émergence a signé un bon deal pour ses artistes cet été. On peut aussi, pour être exhaustif, rajouter les noms de Cindy Bédard, Dan Morissette, Horloge Grand-Père, Annie Gélina, Danny Janvier, Jacques Brunet, Bradicardi et Basile Sony, tous donc de la Coop Émergence. Sachez que j'ai absolument rien contre ça. Moi, je suis d'opinion que euh, la bonne, une bonne moitié des artistes de la coop valent le détour. Pour les autres, c'est une question de goût. Moi, ce n'est pas de ce côté-là que j'ai un problème. Ce qui m'indispose, c'est le recours systématique et massif à un nombre très, très restreint d'organismes qui, sans que je remette leur travail en question, eux ne représentent qu'une petite frange de la musique émergente. C'est comme si la Corpo, en signant une douzaine de contrats avec le même organisme, pouvait dire « Bon, ben, musique émergente, check, on en a. » Moi, je ne trouve pas que c'est un exemple convaincant de diversité sur le plan musical. Donc, dans cette perspective-là, moi, j'étais plutôt content d'avoir figuré des ensembles comme Vocalist, les B-Beats, les Langues Fourchues, Mrs. Satchmo, Corpus Rhesus également, qui sont connus du public, mais eux ne sont pas intriqués dans les mêmes petits réseaux étroits de promotion d'artistes. Même mécanisme va mâchaler en art visuel. Lorsqu'on va dire avec le signature, de, avec un nombre très restreint d'organismes, bon, art visuel, check, on en a. Donc, moi, lorsque la Corpo s'agglutine ou s'approprie le travail, par exemple, de la Biennale internationale d'estembre contemporaine, ça ne me convainc pas. Et surtout que la Biennale n'a aucunement besoin de la validation de la Corpo euh, pour rayonner. Donc, en gros, on a l'impression que la Corpo ne crée pas d'événements, qu'elle fait seulement qu'en acheter. Mais ce n'est pas vraiment surprenant, parce que dépenser, c'est en pleine incompétence de Dubé et la mort. Je termine avec mes petits coups de cœur de l'été. Moi, j'appellerais ça le « small is beautiful ». C'est toujours à privilégier. Est-ce qu'on peut dire donc que Myriad, par sa grandeur et sa grandiloquence, aura éclipsé tout l'art public disponible cet été à Trois-Rivières que non. Moi, le plus objectivement possible que je puisse être, parmi les plus intéressantes activités artistiques extérieures que j'ai vues cet été, une seule était chapeautée par la Corpo de l'amphithéâtre. Il s'agit de la Terrasse à Bobby. C'est une initiative de l'artiste Henri Morissette de l'atelier Silex, en partenariat avec la Biennale nationale de sculpture contemporaine, cette fois. Donc ça, c'est une très chouette installation participative dans laquelle le public se fait remettre une sculpture qui est créée en direct à partir d'objets donnés par les spectateurs. Donc c'est très réjouissant de voir ça et ça a vraiment un aspect convivial et qui est directement aussi lié à la population. J'aimerais aussi qu'on souligne le brillantissime T-Shirtville de l'Atelier presse Papier. un événement lors duquel une quinzaine d'artistes de sérigraphie, presque tous de la relève, ont conçu pendant dix jours des centaines de T-shirts vraiment originaux, très abordables. C'est vraiment la palme d'or de l'événement cool de l'année pour moi, T-Shirtville, et ça a réellement permis encore une fois à, à l'art actuel de sortir des galeries pour s'exhiber fièrement sur des T-shirts. Et en passant, il en reste, faites un petit tour à presse-papiers sur la rue Saint-Antoine pour en avoir. Et enfin, j'accorderai une mention toute spéciale au collectif d'improvisation Partie Intime, qui a offert une prestation historique à Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent, à l'endroit même où s'érigera le futur amphithéâtre, à la gloire de nos gens drapeaux du 21e siècle. Donc, Partie Intime, c'était un spectacle clandestin et un brin moqueur. Et on a vraiment pu vérifier lors de, de cette soirée-là le paysage absolument spectaculaire qu'offre le site. Et ça nous fait aussi grandement réfléchir sur l'impact d'une construction d'un méga amphithéâtre précisément à cet endroit. Donc je termine en souhaitant à la Corporation de l'amphithéâtre euh, de passer une très inspirante rentrée culturelle cet automne et surtout de trouver un peu de temps finalement pour réfléchir à des moyens plus efficaces de remplir à un moment donné convenablement leur mandat de diversification culturelle. C'était Sébastien Duluth pour « Va voir ailleurs, j'y suis ».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 Aimes-tu ma petite trame? Eh oui, il l'aimait bien. Il <rire> l'aimait bien. Et puis, on va parler d'une blonde qui se découvre des testicules. Ah non. Ah bien oui, donc, afin de sensibiliser les hommes au dépistage précoce des cancers masculins. Ah voilà! Une publicité informative s'est amusée à mettre en scène une jolie blonde détentrice d'une paire de... crones. Donc les auteurs de cette publicité destinée au dépistage précoce des cancers chez l'homme n'y sont franchement pas allés de main morte, comme on le dit, destinés à informer sur la façon de rechercher et de connaître soi-même les premiers signes avant-coureurs de la maladie. Ce spot publicitaire met en scène la mannequin britannique Ryan Sogden et elle joue les professeurs de charme. Celle-ci abordait donc alors une paire de des plus réalistes. Durant ce spot atypique, la jolie blonde commence par des caresses sensuelles pour finir, quelque temps plus tard, à prêter un examen minutieux de ses parties intimes. Une façon intelligente et décomplexée, donc, de montrer alors aux hommes les gestes utiles à adopter pour s'adonner à une autopalpation en règle. Je pense pas que les hommes aient de la misère avec l'autopalpation. En <rire> général, non. Drôle et instructive, cette publicité donc, qui ne va pas par quatre chemins, joue ainsi sans complexe la carte de l'humour et du coquinage, je dirais, pour parler de sujets graves et hautement plus sérieux. Allez découvrir cette vidéo sur la page Facebook du Dîner de Con. Est-ce que tu l'as regardé? Non, pas encore. Ah, ça vaut la peine. <rire> ça vaut vraiment la peine. Euh, et puis, tiens, on va y aller avec euh, une dernière comme ça. Une food fight, la guerre de Tipat. Oui, malheureux gaspillage de nourriture, mais toujours Ça, tellement un... amusant. C'est le côté dommage de la chose, mais bon. Chaque année, donc, les habitants du village de Kapal, au Bali, célèbrent la récolte du riz par la guerre de Tipat. Euh, la guerre de Tipat est aussi connue sous le nom rituel d'Issira Pangagon, et qui est une fête traditionnelle qui se déroule tous les ans au, visa, au village de Kapal, au Bali. Des centaines d'hommes descendent dans les rues et se jettent les uns sur les autres. Des Tipats... Des Tipats... Et du riz cuit, c'est quoi? Ça doit être des tapas, moi je pense. Ça doit ressembler ça doit être à ça. C'est une façon de dire un tapas. La fête traditionnelle est précédée d'une prière dans le temple du village durant laquelle les hommes se recueillent et se préparent à la guerre à venir. Dans la cour du temple, une première bataille rituelle a lieu. Elle mobilise quelques hommes du village, torse-nu et divisés en deux équipes. Ils s'affrontent à coups de petits gâteaux et de riz traditionnels. <rire> Cette bataille ne dure que cinq minutes et constitue seulement un préliminaire à la bataille de plus grande ampleur qui se déroule dans toutes les rues du village. L'événement central mobilise des hommes et euh, des enfants de tous les âges qui jettent de toutes leurs forces des gâteaux de riz aux membres de l'équipe adverse. Donc les femmes sont pas incluses dans ces jeux, c'est un peu dommage. Euh, prendre un coup ou deux en vaut euh, la peine puisque cette fête permet aux hommes de s'amuser et de se détendre après le travail de la récolte. La grande bataille de Tipat ne dure que 10 minutes et ne constitue qu'une partie des festivités. Elle est suivie d'une Autre fête des munitions, alors qu'elle est suivie d'autres, la fête des munitions. Et à cette occasion, les restes de riz sont enterrés dans les champs afin d'amener la prospérité sur le village et de favoriser la fertilité des récoltes à venir. Ben, c'est vrai qu'enterrer du riz dans le champ, ça doit bien nourrir la terre en nutriments, là. Ben oui, c'est une très bonne idée. Puis, ben, c'est un défoulement total. Par contre, gaspiller de nourriture, euh, en tout cas, je sais pas. Ben là, moi, je suis un peu contre le gaspillage de nourriture, mais d'un autre côté, c'est tellement ancré dans leur tradition. c'est des traditions, exact. C'est comme je, si je dirais... Tiens à Noël, il s'en gaspille la nourriture. Ben oui, exactement. T'sais. Et probablement que c'est l'excédent qui se serait gaspillé qui se garoche à la figure. Euh... <rire> ouais. Je le souhaite. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Voici c'est un fait. Fait on est toujours à la recherche d'un nouveau nom pour la connaître, c'est un fait. Si vous avez une suggestion, venez voir sur la page Facebook d'Assemblage l'Assemblage en tapant « Assemblage Requis » sur Facebook. Ouais. Un peu comme ça qu'on trouve une page d'habitude sur Facebook. Bon. Exactement. Sinon, le Donc, site Internet est très bien aussi. AssemblageRequis.com? Ouais. Ben bon. oui, ben oui, ben oui. Donc, euh, savais-tu Angela Lansbury... Est-ce que tu te rappelles de Angela Lansbury? Malheureusement pas. Bon, c'est la vieille dame, là, qui jouait dans « Elle écrit au meurtre ». Elle écrit au meurtre l'émission de détective là, une vieille madame avec son livre là, puis non. non, elle écrit au oh, meurtre voyons. Non, non, non c'est pas la science. Non, non, non, non, ouais. non. Ça joue à TVA ça me semble. Oh. Bref, pour ceux qui s'en rappellent hein, je t'exclus là-dedans. Euh, Angela Lansbury a le record du, de, de, du plus grand nombre de pertes au MI. Sûrement, à cet âge-là, sûrement le plus grand nombre de pertes en général aussi. mais <rire> Avec 18 pertes. Euh, par contre, elle est en première position, euh, mais à égalité avec quelqu'un d'autre. On ne dit pas qui ici. Mais pour le plus de Tony Awards gagnés, donc uh, Tony Awards, c'est le théâtre. Elle en a gagné 5. Donc, 18 pertes au Emmy, c'est un record. Et 5 gagnés au Tony Awards. Félicitations à Mme ma, Landsberg. Euh, le mot Emmy, en passant, et là, on parle des Emmy parce que c'était des Emmy récemment. Hein? Donc le mot « Emi » vient de « Imi », m, -M -Y, qui est le surnom pour les tubes des, des vieilles, vieilles télés. Les premières télés, il y avait un tube à l'intérieur, on l'a surnommé « Emi ». Et donc là, l'émi s'appelait « Emi ». C'est ah. bien. Ce on appelle ça des tubes « images horticones », mais je ne pourrais pas dire ce que c'est en français. Alors le premier « Emi » a été remis en 1949 à Shirley Dinsdale, une ventriloque... Oui, une ventriloque de marionnettes, là. Pour euh, <rire> la personnalité télévisée la plus, euh, wow. la, plus, euh, la plus populaire, genre. Most Outstanding Television Personality, C'est qui a le plus de talent, voilà. Ce n'est pas, pas la popularité, c'est plus le talent. Outstanding. Shirley Dinsdale. Euh, ok, on parle d'un autre sujet maintenant. Avant que John Madison Taylor invente le Reflex Hammer, c'est le petit marteau, là, quand t'envoie un coup sur le, sur le genou. Pour, euh, pour ça, ça, pour les réflexes. Pour les réflexes. Moi, en passant, un petit fait divers, si vous voulez en savoir plus sur moi, ça ne me fait aucun effet. Les docteurs sont tout à impressionnés. Wow, peu importe comment je frappe avec mon marteau, il n'y a jamais aucun réflexe. C'est sérieux? Aucun. Pas en tout. Ah, oh, ouais C'est fun. Hein. Donc, avant d'inventer ce petit marteau-là en 1888, oui, vous avez bien entendu, 1888, les docteurs, devinent quest ce qu'ils faisaient avant que le Reflex Hammer soit inventé euh, euh, Je ne sais pas du tout. Ben, le peine, tape sur le genou, toi, tort! T es... T es... mais Mais ça fonctionne bien, ben juste oui. avec euh, les, les jointures. Là. Probablement, probablement. oh ouais, ça fonctionne bien. Mm. Parce que c'est quand même solide, les jointures, tu sais. Non, mais. Oui, puis, tu sais, en fait, ça, ça fait pas mal. bah non, c'est ça, c'est ça. Euh, ensuite, euh, le couteau d'armée suisse, euh, tu sais, le, le petit genre de. Tu sais, l'outil multi-objet, là, tu sais, t'as un tournevis après ça, t'as plein de. Tu sais, le, le truc suisse, est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu fais? T'as-tu. Euh, non, non, j'essayais de. De te faire des réflexes qu'à d'avoir su, j'aurais pu être en sacré un coup. Ça aurait été correct, ça aurait été pour la aye, aye, aye, aye, aye. Donc, le couteau d'armée suisse, euh, suisse a été commandé euh, en 1889, après que l'armée suisse elle-même ait décidé de changer d'arme. Leurs armes avaient besoin d'un tournevis pour être assemblées. Donc, ils ont ah. commandé des couteaux d'armée suisse avec un tournevis dedans. Ah. Commandé dans le sens de inventer, demander à une compagnie de produire ça pour eux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un canif, c'est ça? Comment on appelle ça? Oh ouais, c'est ça. ça. Euh, en Égypte antique, est-ce qu'on dit Égypte antique? Je pense que c'est ça l'expression. Euh, eux, ils, euh, ils vouaient un culte, si on veut, à l'ail. Ils le juraient sur de l'ail, comme les gens jurent aujourd'hui aux États-Unis et d'autres pays euh, <coughs> euh, Sur la Bible. Pourquoi l'ail? Ils juraient sur l'ail. Aucune. Est-ce qu'il y a l'histoire? Non, non, ça ne absolument pas. Jurer sur de l'ail. Euh, je jure sur de l'ail. Euh, OK. Là, je vais te parler d'une sorte de genre, tu vas deviner ces, euh, comment qu'on appelle ces gens-là, d'accord? Euh, Ou le contraire, ça va être plus facile le contraire. Les tégestologistes. Tégestologistes. C'est pas, euh, pas comme Xavier, l'été, non? Non, non, mais euh, j'aime ta façon de penser. Oui, c'est bien une personne qui euh, collectionne quelque chose, indice. Tégestologiste. Je sais pas du tout. Non. Euh, c'est des gens qui, euh, qui collectionnent les sous-verts. T'es gestologiste. OK. T'avais aucune chance de l'avoir. Non, non, non. Mais t'es gestologiste. t'avais vraiment très loin. Pas mal. Euh, OK. T'aurais besoin de 500 millions de livres de beurre de cacahuètes, beurre d'arachide, pour couvrir le Grand Canyon, le plancher du Grand Canyon. 500 millions? 500 millions de livres. Pas de pots, de livres. Euh, D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est le nombre de livres de beurre de cacahuètes que les Américains consomment par année. Oh, okay. Il consomme 500 millions de livres. C'est pour ça qu'ils ont choisi le Grand Canyon pour le tartiner. <rire> euh, tu connais le président américain euh, dans le temps, là, James Garfield? James Garfield? Il pouvait écrire en latin d'une main et en grec de l'autre main. Pas en même temps. En même temps. C'est yep du talent, hein? Ouais. hein il ne fait pas rien a mis la Lazin qui détester les lundis, là, James Garfield. En même temps, c'est un autre Garfield. <rire> Euh, le son des euh, lightsabers, euh, comment tu appelles ça en français, des sabres de jet de lumière, là, sabres de lumière, là. Euh, de Star Wars, ces deux effets, les effets sonores de ça viennent de deux appareils qui, euh, qui sont défectueux. Dans le fond, ils ont combiné le son de deux appareils défectueux, une télé brisée et un projecteur de film. Okay. Ils ont mélangé ces deux sons-là ensemble, c'est ça qui fait le « vroom, vroom, vroom. Intéressant. Et belle imitation aussi. Ouais, ouais Non, c'était pas plus. Quand même. Euh, si tu pouvais enlever toutes les bactéries de ton corps... Ouais? Pour les donner en cadeau à quelqu'un. Euh, ce serait assez pour remplir une canne de soupe. Canne ouais. de soupe. Après ça, tu bois ça. Et puis. et Bah là, il faut que tu aies un ouvre-boire. Ça commence à être compliqué ouais. un peu, mais oui. Il euh, y a une maladie mortelle en papouasie nouvelle guinée qui est causée par les gens qui mangent des cerveaux humains. D'accord? Donc, c'est une tradition, c'est un rituel lors de funérailles pour le peuple fort, F-O-R-E, en papouasie nouvelle guinée euh, C'est que les membres de la famille consomment le corps de la personne décédée. Oui, bon déjeuner tout le monde. Euh, oh. En passant, euh, oh. malheureusement, on dit que manger un cerveau humain, c'est la meilleure façon de contracter euh, une maladie mortelle et complètement euh, intraitable ou non-traitable qui s'appelle le Kourou aru. Euh, donc ça cause euh, des tremblements, faiblesses, t'es incapable de te lever debout, euh, dépression, instabilité émotionnelle et éventuellement tu es incapable de manger. Euh, Peut-être que le symptôme le plus dérangeant est le rire incontrôlable et spontané. De la personne. Euh, ce symptôme-là est tellement commun que la maladie Kourou est aussi connue sous le nom de la maladie du rire. Euh, le Kourou vient d'un prion qu'on appelle, euh, ça, c'est un, une protéine infectée. Il attaque le cerveau. Le prion est euh, transmis, masculin j'imagine, euh, par la consommation d'un cerveau qui est déjà infecté. Euh, le prion a une longue période d'incubation. Par contre, il peut rester euh, latent pendant 40 ans après euh, l'infection initiale avant que le, la personne qui, euh, qui a cette maladie-là commence à développer des symptômes. Euh, le courroux n'a pas de cure et il n'y a aucune façon de le traiter. C'est bien qu'ils disent deux fois la même chose. Aucune cure et aucune façon de le traiter, euh, <rire> de le traiter mais bon. Euh, heureusement, personne n'a eu la maladie. En tout cas, personne n'a rapporté avoir eu la maladie depuis 2005. Ok, non, non, mais c'est parce que j'imagine que tu peux le traiter, mais sans le guérir, Alors, tu sais, comme, euh, ah, comme le être le de moins ça se guérit pas, ah, mais ça se traite. excellent point excellent point. Euh, J'avais dit que je vous parlerais des Teenage Mutant Ninja Turtles parce que l'heure se termine et Stéphanie Gagné va nous téléphoner dans quelques minutes. Euh, mais Teenage Mutant Ninja Turtles sont apparus dans un épisode des Power Rangers. It's the biggest event in Fox Kids history. Some guest superheroes are about to visit the Power Rangers and you won't believe which good guys are about to go bad. C'est le plus grand événement de l'histoire de Fox Kids. Vous ne devinerez jamais quels quel gentils deviendront des méchants. C'était Donc euh, en 1998, Fox a diffusé un épisode de Crossover donc euh, de deux émissions qui se rencontrent. Euh, en fait, il y avait une émission avec des humains basé sur les Ninja Turtles. À cette époque-là, ça a duré une seule saison, donc des vrais gens qui jouaient les Ninja Turtles. Et les Power Rangers in Space, une série dérivée des Power Rangers, une euh, de leurs leur plusieurs, euh, leur plusieurs séries dérivées. Donc, ils ont fait un épisode croisé. Si vous allez voir euh, la vidéo de 3 minutes avec un paquet de pubs dedans, c'est sur assemblagewiki.com. Ça m'a impressionné. Je ne savais même pas qu'il y avait une émission sur les, Power, les Ninja Turtles. En vrai. Non, non non. C'est génial quand même. Génial. Voilà, on fera le reste demain euh, dans la prochaine chronique. Merci 601. Mathieu. Fais plaisir.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 Quand tu prends un coup, la vie est belle Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu apique, que je prends pas toujours bien, elle la critique. Mais ceux qui pensent ça là, mais qui mangent la main. Eh bien, oui, on est rendu euh, dans la chronique euh, La bière de la semaine. Oui, et c'est pas pour me déplaire parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose de tout à fait extraordinaire, Dani. Oui, euh, tu peux tout nous dire. Quel est le nom de cette belle bière fournie par la barrique? Oui, c'est la grincheuse, mais il faut bien que je l'épelle, OK? Euh, c'est G-R-A-I-N, comme du grain, là. Euh, ah, c'est Alors, c'est un petit jeu de mots. Euh, le type de bière, on nous indique que c'est une belge saisonnière. Ça nous vient de la microbrasserie du Saguenay, donc La Voix-Maltée. La Voix-Maltée, je vais aller voir tout de suite sur Internet pour qu'on puisse en parler. www.lavoixmaltée.com Et donc, c'est une bière rousse-forte, refermée en bouteille. Ça devrait pas me déplaire, Dany, ça tombe vraiment dans mes cordes. Elle euh, titre 8% d'alcool. Donc ici, Une bière donc... assez euh, forte, assez d'automne, disons. Oui, 8%, c'est bien. Je trouve que c'est une belle moyenne, là. Euh, parce que, bon... On On sait que les bières, ça peut grimper jusqu'à 45 d'alcool parfois. D'après euh, Xavier de la Barrique, euh, notre fin connaisseur, eh bien, il nous dit que justement c'est un genre de mélange. Entre une rousse et une blonde, parce que c'est comme une rousse qui a été euh, apprêtée comme une blonde, euh, comme une, pas une blonde, une blanche. Donc avec des notes euh, d'agrumes, de coriandre, des trucs comme ça, comme on Ooh. retrouve souvent dans les blanches. Mais une certaine pointe d'amertume, comme dans les rousses. Mais il y a une petite euh, description. Pe Vas-y. Petite description. Oui, de couleur orange, d'aspect voilé. Elle a un nez explosif de coriandre et d'orange. Ouais. Ronde ouais. et désaltérante. À consommer comme un grand tout seul, surtout, ne pas partager. <rire> ah, mais nous, on va la partager. Là, on va être obligé de faire un entorse <rire> au règlement. Sauf que, bon, euh, dans un format comme celui-là, le 500 ml, ça se partage 8, bien. Ça se partage bien quand même et ça se boit bien seul aussi. Aussi. Ben les deux, c'est quand même bon, intéressant. Alors, je nous la débouche comme ça ici. Ça prend, elle n'est pas Twiscap, on le mentionne. Non. Euh, et pendant ce temps-là, moi, je vous dis, je vous parle de quelques bières de cette euh, brasserie qui s'appelle la Voix Maltais. Eh bien, les noms sont tous assez intéressants. Euh, autant elle avec la grincheuse Il y en a une qui s'appelle la courtisane, qui est un peu plus ordinaire. La libertine, elle, qui me tente pas mal. La malcommode. <rire> L'ambigu. La gigonne. Tu sais, là, puis ça vient du lac Saint-Jean. Tu sais, ah, ma maudite, ma gigonne. On a euh, la souffre-douleur, la polissonne, la joie le vert. Ça vaut vraiment la peine. Une qui est magnifique, la rabat-joie. Je sais pas quand je vois cette bière-là, ça me fait penser à des gens qui sont rabat-joie, des fois. Alors, j'ai <rire> pas eu à travailler très fort pour faire un, un collègue. Un beau col, bon euh, En fait, euh, la couleur, c'est relativement ambré. Oui, euh, et, mais ça, ça rappelle un peu les bières, la couleur des bières à l'érable, un peu. Oui, c'est vrai ça, Dani. Euh, avec la petite teinte d'orange dont on parlait dans la couleur, mais là, il faut faire attention, là, on parle pas d'un orange, euh, orange mécanique. Là, on ça parle vient pas d'orange croche, là. Non, non, <rire> ça vient plutôt de tirer sur la vraie couleur d'une orange, la chair d'une orange, Donc, en fait. Donc, on va se faire un chin-chin dans l'onde, comme oui. ça. Voilà. J'espère que vous avez entendu. Et on goûte à l'instant. Mmh, ça se laisse boire, ça. Mmh. La présence d'alcool n'attaque pas. Euh, attaque pas hein? Pour vrai, là, je suis vraiment surpris. Moi, là, si tu me l'avais fait dég déguster les yeux bandés, je t'aurais dit 5 pas plus. Eh oui. Elle ne goûte pas du tout, du tout l'alcool. Ça se laisse boire. Une bière à 9, presque. 8,9, c'est ça? Non, 8 bien pile. 8, 8 bien pile. Mais là. quand même, on ne dirait vraiment pas que c'est fort. là. Non. Euh, je pense que c'est... On un va goûter, peu... voir, je vais vérifier. <rire> <rire> Mais je pense que c'est vraiment le, le, le, les parfums de la bière qui, Qui viennent, euh, qui viennent comme ça euh, mettre plus en valeur les... Mais quand même en rondeur, elle est ronde. Cette... On, on doit dire aussi qu'on la boit à une température un peu plus fraîche que pièce en ce moment. Ah oui? Elle est un petit peu plus fraîche qu'à température pièce parce que euh, tantôt elle était au frigo. Au frigo. Mais on est quand même pas loin de la température pièce. Yes. Mais moi je trouve qu'elle est à la chaleur idéale, la température elle idéale, elle est idéale. vraiment parfaite cette bière, <rire> c'est merveilleux. Hey tiens, euh, on va aller avec une pendant qu'on boit là, puis on prendra avec d'autres commentaires. Et puis j'ai oui. choisi une pièce qui va totalement fiter. Euh, la, pi la pièce s'appelle on va boire avec Saint ST Oui, puis S a o u l, okay. Saint Sou, Saint Sou, de jeu. là le jeu de mots, de là le jeu de mots, et puis c'est l'information de nos amis chambre 22 qu'on écoute à l'instant avec, on va boire avec Saint Sou. Wat zou ik jour-nuit, nuit-jour, nuit nuit-jour, wanneer het tijd is Ça fait c'est je veux que baby. je suis en amour je sais facebook de pie je that's called polygam. Breakfast club, foxy brown girl to funky down Shoot the down ce que je veux Va, va, let's get drunk. get drunk in the club, c'est le lifestyle, yeah yes. Si tu veux boire avec nous, get pretty. Move it, see au bar, on commande. Gadget, rom, jack, oublie pas le mot. Sur la piste de danse, tout le monde est fourré. Les, les, les gens sont en transe, ils veulent pas que ça la règle. down toute la nuit comme une veille. Demain matin assuré, c'est le mal de taille. Drunk in this motherfucker, drunk in this motherfucker, drunk in this On veut boire avec saint sous de la formation, bien sûr, Chambre 22, qu'on aime bien. Et puis, euh, ben, tu sais ça, tantôt, on était dans notre euh, dégustation de bière. Oui. Charles-André, est-ce euh... que tu as quelque chose à ajouter? Premièrement, la dégustation de bière fournie, et par, bien sûr, la barrique, euh, 4170 bois les Forges, le magasin de bière Trois-Rivières. Oui, euh, en fait... Euh... Euh, ah, oui, mais là, moi, ça se choses. peut que je rote en ondes, c'est possible. Essayez de faire le plus loin possible du micro à condensateur. Parce que c'est difficile boire et ne pas roter, je trouve. <rire> la non, bière de bonne mais bière. Euh, moi, c'est euh, pendant la chanson, en prenant euh, plus, de plus amples gorgées que l'aspect réconfortant de cette bière-là est venu euh, me, me trouver. Ah, elle, elle t'a pris dans ses bras. <rire> mais euh, pour vrai, euh, ce, ce petit côté-là, une bière d'automne, je pense qu'il faut qu'il aille un petit côté réconfortant. On voit ça avec Puis les... C'est un mix des deux. comme. Il... Vraiment, Xavier me l'avait bien quand même écrit. Expliquer. Euh, la douceur de la blanche. Oui, c'est vrai. Le petit côté un petit peu plus punché de la, de la rousse mélangée ensemble. Euh, ça donne un très, très bon mariage. Et puis, en plus, on l'essayait avec... Euh, on essaye toujours ben la là, formule. On est présentement avec des croustilles, il faut le préciser, qui sont nature. Je pense que le choix des croustilles nature pour aller avec la bière Parfait. rousse, c'est idéal. Oui, et puis euh, ça ne vient pas changer de goût. ça vient pas, Ici, on a choisi des croustilles ondulées malgré l'absence de trempette. Euh, mais la trompette... J'aime pourrait... le corps du roi, donc... Ben oui, moi aussi. Et c'est toujours le corps du roi. L'automne, ça va ensemble. Donc, nous voilà avec la bonne sélection de chips, la bonne sélection de bières, grâce à la barrique. Oui, on les remercie. Et puis, je vous dis, découvrez cette... Euh, moi, je ne connaissais pas, cette microbrasserie-là, La Voix-Maltée. Oui, en effet, c'est une microbrasserie qui nous vient du Saguenay. Je répète qu'on dégustait euh, La Grincheuse, qui est une Belge saisonnière à 8 d'alcool, une bière rousse forte. Hum, mmh, une bonne Belge. Et puis, euh, je veux une petite mention comme ça, euh, cette, euh, cette microbrasserie, La Voix-Maltée, a gagné euh, quand même un prix assez important. Euh, important au euh, WBA, le, le, le World Best euh, Beer of America. Un concours euh, assez prestigieux donc, en Amérique. Donc, The American Best Strong Stout, 2010. Stout? Euh, non, mais pas cette bière. La, ah. Elle s'appelait La Criminelle, qui est une stout. Euh, donc, euh, elle a gagné la meilleure en 2010. Ah, donc, euh, je serais curieux de goûter. Euh, J'aime les noirs, en plus. En plus, que... oui. Puis, j'ai bien aimé euh, ce produit-là, cette rousse forte-là. Donc... Euh... Une excellente microbrasserie. Merci Xavier. Merci à la barrique. Tiens, une dernière petite gorgée, mais pas euh, officieuse, mettons. Une dernière vraie gorgée, <rire> D'accord. Mm. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Ben, on va accueillir Stéphanie Gagnier. Elle, elle va me remonter le moral, je le sais très bien, avec sa collègue, Ton plat favori. Bonjour Stéphanie. Bon matin. Bon matin. Bon matin bon, madame. Ça va? <rire> oui, vous autres. Euh, <coughs> oui. <coughs> oui. Oui. <coughs> Pourquoi vous toussez comme ça, Mais, vous autres? Je sais pas, t'as l'air d'avoir un sautement dans la gorge. Euh, tout ah ça, non, tu pas mets... sans doute. C'est parce que tu viens de te lever? Bon, ça fait une heure à peu près. Tu t'en vas à l'école tantôt? Oui, j'ai un cours à 9h puis une grosse séance d'études 15 minutes avant. Donc on va faire ça vite. <rire> C'est ça que ça veut dire, on va faire ça vite. Et hey, Steph, en fait, aujourd'hui c'était un une journée un peu spéciale. Ah. Comment ça? Ben, euh, t'es euh, pas couru? Non, non, ben quoi? Un, deux, deux trois... trois. Bonne fête Stéphanie. Stéphanie. Bonne fête. À toi Stéphanie. Stéphanie. <laughs> c'est tellement drôle quand tu chantes ensemble. Salut, <laughs> ouais. on est super bon, euh, c'est des saints, un hit hein? Les rock et chantants qu'on un... avait. C'est un beau cadeau de fête, je trouve. Ah, ça nous fait plaisir, ça vient du cœur, Stéphanie. Oh, c'est donc cute. Euh, donc, Steph, <rire> <rire> cette semaine, tu as encore un coup de cœur pour nous, plusieurs, euh, dépendant des, des fois et différents styles de choses, de différentes, de whatever, là. Oui, c'est ça, mais avant <rire> de parler de mon coup de cœur de la semaine, je ne vais vraiment pas passer à côté de de Arcade Fire, parce oui. que, bon, euh, ils ont gagné, euh, hier soir, ils ont gagné le prix Polaris, donc euh, du meilleur album euh, canadien, euh, sans compter euh, les ventes ou quoi que ce soit, vraiment tout simplement d'un côté artistique. Moi, j'ai appris, appris, appris ça à l'émission Assemblage Rocky tantôt. J'ai appris ça à l'émission Assemblage Rocky j'avais même pas courant avant matin, mais. <rire> oui, c'est ça. Il y avait, euh, entre autres, sur la, la liste courte, il y avait aussi Galaxy, Zeta hey, et Braves, entre autres. Mm -hmm. Et euh, c'est ça, c'est euh, un qui a gagné. Pas très, très étonnant, non. en fait, euh, vu qu'ils ont quand même gagné un Grammy, un Juno pour euh, l'album de l'année. Donc, euh, c'est ça. Super, euh, super bon album. Vraiment content pour ce groupe-là. Et euh, en même temps, ça donne bien, parce que demain, il euh, y a un spectacle... Euh, de Arcade Fire au Métropolis. Euh, par contre, il euh, n'y a plus de billets. Mais le lendemain, le 22, donc jeudi soir, il y a un spectacle gratuit au quartier des spectacles à Montréal. Oh. Ça va être complètement fou, ça étant ça donné aller. que les billets pour le Métropolis sont partis vraiment vite. Donc, c'est sûr que le quartier des spectacles va être rempli. C'est certain. Ça va être l'enfer. Ça va être bon. Donc, euh, Donc, euh, voilà, euh, moi, je pensais y aller, mais là, j'ai quelque chose d'autre en même temps. On a une croisière euh, mmh. avec l'école en même temps. Fait que finalement, j'ai choisi la croisière, mais euh, mmh. je vais essayer d'aller voir un quatrième une autre fois, c'est certain. C'est cool, une croisière. Wow. Ouais, jamais été. Non, mais moi non plus. Ah, attends, cet été, tout l'été. Oui, oui, c'est vrai, je suis déjà là. Il <coughs> faut garder <rire> le scénario. Oui. <rire> Et euh, Bon, c'est ça pour un okay Fire. J'ai parlé de mon coup de cœur de la semaine. C'est un groupe dont j'avais déjà parlé, un groupe anglais de cooks euh, formé en 2001. Ils ont trois albums. Un qui est sorti tout récemment, qui est sorti la semaine passée, le 12, Junk of the Heart. Il euh, y avait aussi eu Kong en 2008 Que j'avais plus ou moins aimé Mais euh, le premier album, Inside In, Inside Out En 2006, était excellent J'avais adoré euh, un autre groupe que j'ai connu euh, Via la télé Avec euh, des séries télé Qui font jouer de la bonne musique Oui, c'est ça, il y en a beaucoup quand même aux États-Unis euh, The Cooks, euh, c'est un groupe que moi j'ai euh, découvert Par les palmarès de Sifu dans le temps euh, Quand je suis arrivé ici à Sifu, il euh, y en avait déjà C'est euh, quelle chanson pense... qu'il y avait ah, Je ne me rappelle vraiment pas Mais il y en a eu plusieurs, ça je sais Ah, c'est vraiment bon, c'est super ouais. catchy. Ouais. Euh, c'est vraiment du brit pop euh, à son meilleur là. Il y a du monde qui dit que c'est comme Arcade Fire, mais en super sage. Là. Mais ça, ça ressemble à ça. C'est vraiment catchy. Always Where I euh, Need To Be le nom de la pièce que je me rappelle qui était ouais. dans le Ah ouais. oui, c'est vraiment une bonne chanson ça. Une bonne chanson de de l'album Conk ouais. Et euh, j'ai écouté le dernier album, Junk of the Heart. Euh, aussi bon que, que les autres albums. Mais il y a une chanson que j'ai vraiment adorée et malheureusement n'est pas sur l'album ah. Junk of the Heart. Fait que j'ai décidé de choisir cette chanson-là pour vous faire écouter parce que vu que j'en parle de l'album, le monde va aller écouter l'album, mais ils vont passer à côté de cette vraiment excellente chanson. Fait que je me suis dit qu'il fallait que je la fasse jouer vu qu'elle va sûrement jamais jouer ailleurs. <rire> J'espère qu'on va recevoir le CD assez fou, même si cette pièce-là n'est pas dessus, mais pour pouvoir en mettre une sur le Panarès, éventuellement, c'est mieux. Oui, c'est clair. Chouetons-le. Alors, euh, c'est ça, le titre de la chanson, c'est « The Saboteur de... », qui est sur aucun album, en fait. Euh, mais vous pouvez quand même trouver ça sur Internet assez facilement. Assez « Groove Shark », mettons, euh, c'est facile à trouver. Hein? Groove Oui, en effet. Vive « Groove Shark », hein? <rire> en effet, une chance que j'ai là. Une chance, une chance. Euh, donc, on va aller écouter ça, et puis on te remercie, euh, comme toujours, Stéphanie Gagné. Et puis nous, on va suivre ça euh, plus tard sans ton, ta participation, malheureusement, mais avec les crudités de François-Olivier et le dessert délicieux de Mathieu. Et profite de ta journée, madame. Oui. Merci beaucoup. Elle bon t'appartient, celle-là. Oui. <rire> et on sait que t'aimes bien ça avoir des crayons dans la bouche pour te pratiquer la discussion. Ah oui, c'est vraiment chic, hein, ma photo. J'aime ça quand tu mets des photos de choses comiques comme ça, ça me ferait. Bon. rire. envie que ça ferait quelqu'un. Voilà. <rire> Bonne journée, Stéphanie. Bye bye. Bye. Oh François, ça va pas bien aujourd'hui ah. ta gorge, François. Non. On écoute donc uh, The Cooks avec uh, Saboteur tout de suite au 89 FM. C'est fou, c'est The Saboteur. S A B O C'est comme le mot en français. Ils sont de même les Anglais. Hein? dernier mot, non? Même pas? De ah, okay. euh, Saboteur Par, la formation de Cooks dans la chronique ton plat favori, de Stéphanie Gagné. On la remercie encore une fois en direct de Gatineau. Merci, Stéphane. Gatineau. Donc, comme toujours, et à chaque semaine depuis des années, après le plat favori de Stéphanie, c'est les crudités de François-Olivier. Oui. Et le dessert délicieux de Mathieu. Ah, juste pour que ça rime. Hein. Oui, exactement. Écoute, euh, moi, je te parle, euh, en fait, euh, c'est une nouvelle, c'est un groupe de la région, c'est pour ça que j'en parle. En fait, ils ont, ils ont sorti un vidéoclip Euh, c'est les gars, euh, c'est le groupe d'Opless Nation. Opless Nation. Ouais, qui ont sorti un vidéoclip avec la pièce Blackout. Euh, voilà, en fait, les gens peuvent aller voir le vidéoclip sur YouTube en tapant euh, Opless Nation dans la barre de recherche ou, ou Blackout. Voilà. Donc, euh, c'est une bonne pièce. Le lancement euh, s'est déroulé en fait le, le 10 okay. septembre dernier. Euh, ici même euh, à Trois-Rivières, du côté de l'appart. Et puis, euh, voilà, ça a été réussi. On, ils ont d'ailleurs joué des, euh, des vieilles, vieilles chansons de leurs premiers albums. Toi, tu les connaissais, t'es un fan de ça. Tu... Oui, je les connais. En fait, la, la musique est excellente. C'est euh, sûr qu'en fait, on n'en fera pas jouer en attendant parce que ça fait plus ou moins. C'est très groupe métaux. Oui, c'est quand même la musique là, qui euh, geroche un peu. Qui a des... a des dents. Des dents, oui, c'est ça, des dents. des dents. Des dents. Des dents. Donc, merci, François. Ça fait plaisir. Rapide comme ça, rapide et efficace. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on aime. Euh, du côté du dessert des lieux de Mathieu, ça c'est euh, moi. Hein? Euh, je vous parle un petit peu de Google Inside Search. Euh, nouvelle euh, page sur le site de Google, euh, sur google.com/barre search. Euh, ils appellent ça à l'interne le, le Google Playground. C'est donc pour nourrir votre curiosité et tester vos, euh, vos habiletés de recherche en explorant des sujets d'une toute nouvelle façon. Donc tu arrives sur la page de Google Inside Search et tu as un, un paquet de petits euh, carrés avec des, des sections. C'est comme un ramassis de projets de Google qui qui sont pas des projets indépendants qui sont regroupés sous cette grande bannière Google Inside Search. C'est très, très intéressant. Je vais vous mentionner quelques projets. Il y a euh, pour commencer euh, la section, est-ce euh, qu'ils appellent ça What Do You Love Exactement. Donc vous, euh, vous entrez euh, par exemple iPad et ça va vous donner une grille de différentes affaires. Par exemple, bon, euh, traduire iPad en 57 langues, explorer l'iPad en 3D, mesurer la popularité du iPad sur le web, trouver des livres sur l'iPad. Donc un paquet de petits segments rattachés au iPad en gros sur une, même et, et, euh, sur une seule et même page. C'est très bien fait. Ensuite, il euh, y a euh, Doodles. La section Doodles est certainement ma préférée. Euh, depuis des années, il y avait toujours une section où on pouvait voir leurs anciens Doodles. Ça, c'est les logos qui apparaissent lors d'une journée spécifique. T'sais. Quand tu arrives sur Google, c'est à euh, la Saint-Valentin. Tu as un logo avec euh, quelque chose de Saint-Valentin dessus. Bon, tu sais, c'est quoi maintenant Google si je t'explique ça comme ça. Donc, ici, c'est la Doodle Timeline. Donc, tu as une ligne temporelle qui apparaît en bas de l'écran et tu peux choisir les dates. C'est beaucoup plus virtuel. Ah, tu oui, peux oui, voir oui, même le preview. C'est super bien fait. Euh, donc, les Doodles de Google dans la Doodle Timeline. Ensuite, tu as euh, Google A Day, que moi j'appellerais Google Trivia. Euh, on te pose une question. Euh, C'est une question par jour, donc d'où le nom euh, Google A Day. Et euh, tu dois répondre à la question en utilisant, en, en trichant, si on veut, avec différentes affaires de Google. Donc tu cliques. Bon, la question du jour, du jour aujourd'hui euh, est. Euh, attends un peu. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Euh, c'est quelque chose de compliqué. Mais bref, euh, tu as les outils de Google qui apparaissent en haut et en bas de, cette, de ce Google Addict et tu peux trouver la réponse. Tu l'entres en bas euh, et puis tu donnes ta réponse et tu vois si tu as raison ou pas. C'est un petit genre de jeu, des euh, arpents euh, de piège. J'en saute quelques-uns. Il y en a un pour euh, voir entre autres euh, les recherches de Google à travers le monde sur une genre de bulle et il euh, y a des lignes de couleurs qui apparaissent. Ça te montre euh, les recherches qui sont faites en ce moment. Euh, as, euh, là, évidemment, celui -là est en anglais, c'est le Tech Support. Euh, Euh, tu peux euh, envoyer cette page-là comme un cadeau à quelqu'un. Donc, disons, tu envoies ça à ta mère et il y a des vidéos sur cette page-là qui expliquent comment faire des choses de base. C'est par exemple, bon, copier-coller, euh, ajuster l'heure sur votre ordinateur, euh, changer l'arrière-plan sur un Mac, sur un PC. Donc, tu arrives, euh, tu envoies cette page-là comme un cadeau. La personne ouvre la page et peut cliquer sur la vidéo et apprendre comment faire des affaires sur l'ordinateur. C'est comme les livres pour les nuls, mais à la place d'avoir comme 45 pages pour wow, copier-coller... Ouais. Parce que je ne comprends pas qui lirait 45 pages pour copier-coller, D'après moi, c'est tu cliques droit ou tu tapes sur le clavier. Come on. Ouais, wow, non, c'est simple pour toi, Mathieu, mais il y en non, a, non, non, y non. a. Oui, tout à fait, tu as raison, François. Alors. Ce que je veux dire, c'est les livres que j'aime pas. Ouais. Tu pas besoin de 45 pages non, de texte. Non, non, non, Fais-moi une bande dessinée ah, pour ça. me dire comment le faire. Non, c'est ça. Une page par sujet, s'il te plaît. Je trouve qu'ils vont trop compliquer la chose parce que l'utilisateur commun, oui, veut tout savoir, mais il n'a pas besoin de tout savoir maintenant. En lisant 300 pages pour Windows XP. Ouais. Mais encore, il y en a qui sont têteux, ils veulent savoir pourquoi. Ouais, je comprends. Ça dépend des gens. Il y en a des livres qui sont plus simples. Oh ouais, magazine-les, mais c'est que la série pour les nuls est tellement connue que les gens se lancent dessus. C'est C'est ça. ça. Il y a trop d'affaires en même temps, je trouve. Mais bon. Euh, pour revenir à Google Inside Search, tu peux aussi fabriquer ta propre Search Stories. Si tu te rappelles, je ne sais pas si tu as vu au Super Bowl, entre autres, il y avait des pubs de Google. Tu sais, C'était genre le logo de Google quelqu'un tapait quelque chose puis ça racontait une histoire. Hey! C'était bon, ces publicités-là. Tu ouais. peux faire les tiennes avec ta propre histoire sur ce site-là. Et euh, voilà, un paquet d'autres affaires comme ah, ça. Moi, moi, moi il vraiment. y a un truc que je ne savais pas. En fait, sûrement que tu en as parlé. C'est la recherche par la voix. Tu peux dire ta recherche ouais. et ça va chercher. Est-ce ouais. que ça existe en français? Non. Ben, en fait, là, moi, je le vois en anglais, là, okay. mais je ne savais même pas que ça existait. Mmh. C'est bien. Oui, c'est hot. C'est très, très bonne, hot. Très bonne idée. Et ça, et euh, faire des téléphones sur, euh, sur euh, Gmail. Qui est vraiment hot en ce moment. Tout le monde en parle. Ce qui ne fonctionne pas au Canada. Non, ça fonctionne au Canada. Ça fonctionne Mais c'est temporaire, euh, j'ai lu par contre. Parce que tout le monde est, est excité par ça. Et puis euh, si je me rappelle bien de la petite bulle, là, ça disait que c'était temporaire aux états Ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais c'est très, très bien fait. Et Ça fonctionne, on l'a essayé l'autre jour au bureau. Très bien. très bien. Voilà donc Google Inside Search. C'est sur google.com/inside search. Très simple à retenir. C'est mon euh, dessert délicieux de Mathieu.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 plongeons dans le dîner de con, un certain midi cette semaine. Stephen Steppenwolf avec l'excellente pièce Magic Corporate Ride pendant que Charles-André dort avec son micro. <rire> il a l'air d'avoir une très belle relation avec son micro, par contre, euh, je l'envie, je suis un peu jaloux. C'est le confort total en ce moment en studio. Tiens, donc, on va aller avec... Euh, tu veux-tu... Moi, je te prendrais vers la fin, ça te dérange-tu? On te prendrait après ouais, la demi-heure? mais je suis déjà prêt. Anyway, je t'ai même pas transmis mon choix musical. Donc, encore. on va y aller avec une petite nouvelle de, comme ça, dans le monde de de, de l'insolite, et puis qui touche aussi euh, à plusieurs sujets, au rock des années 60, euh, aussi au, au côté antiraciste de nos artistes. Ah ben, ça va me plaire. C'est un contrat anti-ségrégation que les Beatles euh, avaient fait, qui a été vendu aux enchères à 23 000 23 000 Oui, c'est le fun de voir euh, la, déjà la conscience sociale que les Beatles avaient en 1965, C est, c est OK, ça. ça date de 1965, on apprend. Euh, Est-ce que je vois comme ça en diagonale? Oui, mais je vous lis l'article, je vous le partage. C'était un contrat d'engagement des Beatles incluant une clause anti-ségrégation en vue d'un concert en Californie en août 1965 qui a été vendu aux enchères pour plus de 23 000 soit, soit quatre fois plus que l'estimation de départ. Euh, L'identité de l'acquéreur n'a pas été dévoilée, mais la valeur du document avait été estimée entre 3 et 5 000 par le cabinet Nate D. Sender pour la mise en, aux enchères mardi dernier signé par leur manager, Brian Epstein. Hein, on sait, le cinquième Beatles... Non, mais quand même, il y a eu un grand... Non, le cinquième Beatles, c'était chose euh, Martin, George Martin. En fait, si on regarde sur Wikipédia, il y a tout un article sur le cinquième Beatles. On choisit une quinzaine de candidats potentiels à ce titre. Oui, je sais, mais le vrai pour moi, c'est George Martin qui était le producteur, le génie en arrière de la petite console, trois entrées, genre là. D'accord, OK, parce qui... que pour plusieurs, c'est le cinquième Beatles qui, à la base, était parti faire de la oui, peinture. je sais, je sais. Mais bon, en tout cas, peu importe, un, oui. un membre très important quand même de l'équipe des Beatles, tout Brian Epstein, qui était le manager, qui était le premier, lui, qui était... Euh, je pense à la base, Brian Epstein était propriétaire d'un magasin de disques, qui était disquaire. Et puis, lui-même a acheté une quantité de disques des Beatles pour faire... Ah oui, oui, j'entends. Il y a eu cette une petite passe-passe. Une petite passe-passe, mais quand même, qui a ben, bien si, fonctionné, euh, les Beatles, parce qu'à la base... Et puis, si c'était du caca, les Beatles, il n'y aurait pas eu la, Mais on, on est d'accord, à la base, eu. euh, à l'époque de Love Me Do, Là, oui, oui, au yeah. oui, début, Il y avait beaucoup d'autres petits groupes comme ça en uniforme qui essayaient de sortir des petits succès. C'était pas mal ça, la même chose là, que les Beatles. C'était en fait un peu la réponse des Britanniques à Elvis Presley, à la limite, Euh, ouais. Bon, oui, c'est ça. Parce que, en fait, le rock and roll est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le fait que c'est une game de ping-pong entre les États-Unis et le Royaume-Uni? Oui, oui. Oui, donc, alors, j'imagine que c'était vraiment la réponse à Elvis Presley, euh, d'une certaine façon, les Beatles. Et il y avait toutes sortes de petits groupes comme ça qui jouaient en uniforme. Et puis, eux autres, ils se sont vraiment, vraiment démarqués parce que la plupart des autres ont eu des euh, One-It-Wonder ou ont sombré dans l'oubli. Euh, ou dans les... la drogue. <rire> et les Beatles ont su évoluer avec euh, les Avec leur époque et de rester toujours précurseurs, je pense que c'est une de leurs forces. Oui, euh, ce contrat donc qui avait été signé par Brian Epstein euh, spécifiait que pour leur concert du 31 août 1965 au Cow Palace de Daly City, le groupe de Liverpool refusait qu'on lui impose de se produire devant un public où la ségrégation serait appliquée. Les Beatles donc effectuaient leur troisième tournée aux États-Unis et avaient déjà refusé de jouer à Jacksonville en Floride lors de leur première tournée en 1964. Si le public n'était pas multiracial, euh, et ils ne jouaient pas. Euh, donc une exigence à laquelle les autorités de la ville avaient fait finit par céder. Ah, oh, c'est bien ça, par exemple. Oui. En plus, il y avait eu gain de cause. Oui, deux autres clauses exigeaient un minimum de 150 policiers en uniforme pour assurer la sécurité et un cachet minimum pour un spectacle. À l'époque, c'est quand même assez intéressant. 40 000 qu'ils chargeaient, les Beatles. En 1965? Oui, euh, à partir des recettes. Euh, dès que les recettes atteignaient 77 000 en recettes, ben, eux avaient leur, leur cachet minimum. S'il y avait eu moins de recettes que ça, ben, il aurait été obligé de dealer un Ça, C'est un contrat bien négocié. Tout à fait. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Assemblage requis. Non, c'est ça, je cherchais le micro de Simon Fitzbé. Ah! Fittbay. Bonjour, monsieur Fitzbé. Bonjour, messieurs. Bonjour, vous allez bien? bien Ah, ça va bien, ça va bien. Oui. <rire> Parlez-nous de ça. <rire> c'est super, Colin. Euh, le monde est heureux. Voici un phénomène. Simon. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Vous savez que c'est maçonnerie de cellulaire maintenant. Ah euh, ouais, oh, wow. C'est ouais. cool, c'est cool. Je suis fan à ce point-là. Et es capable de la jouer comme sur une térémine avec tes mains ouais, euh, pendant ouais. l'intro? Je, je sais, oui. Ça, bien, ça donne bien. ce que ça donne. Ouais <rire> c'est ça. Ben ça donne toujours un résultat positif avec Simon Fitzbee. On sait que Simon Fitzbee est un homme euh, d'honneur. De, de ah oui, oui. Et, euh, et qui mérite tous les compliments. Ah, Donc, ben, là, les ben. voici tous en même temps, mais euh, j'ai pas fait le tri, fait que... Je te donne un dictionnaire de synonyme, <rire> d'adjectif, de... <rire> comme cadeau. Donc, Simon, aujourd'hui, dans la chronique, ça ne voulait rien dire. Phénomène, aujourd'hui, on parle de stéréophonie. Et là, il faut faire un petit avertissement au début de la chronique, que c'est pas tout le monde qui va écouter la chronique qui vont être capable d'entendre. Malheureusement, la oui, parce qu'on diffuse en mono sur l'Internet. C'est ça, donc il y a certains endroits où ça va être en mono, que vous nous écoutiez en balado diffusion euh, dans l'émission complète, dans une rediffusion euh, mm -hmm. de l'émission, euh, peut-être dans les meilleurs moments, c'est fou. Euh, peu importe où vous écoutez, peut-être qu'il n'y aura pas l'effet le, stéréo. Oui, exactement. Donc, pour cette chronique-là, précisément, aujourd'hui, oui. la première partie va être un peu dommage parce qu'on voulait avoir des Stéréo, mais quand même, vous allez voir que parce qu'on va en reparler également la semaine prochaine du côté plus populaire, la musique populaire, et là on, on va voir un, quand même la différence. T'aurais pu que... parler juste du côté gauche cette semaine, puis la semaine prochaine, oh, parler oui. le sujet du côté droit. Oui, ça a été cool, <rire> ça a été très très cool. <rire> <rire> Mais ça va être plus intéressant ce que tu vas faire. Je pourrais parler ça. avec deux micros, un à gauche ou un à droite. J'ai essayé, ça ne marche pas Mais du tout. Ça. Non, hein, non. Mais par contre, parler loin du micro, ça, ça fonctionne, les gens s'en rendent compte. Ça donne un effet de profondeur. Oui, <rire> c'est de la radio en 3D. <rire> <rire> Et oui, donc je viens de vous parler de la stéréophonie, la stéréophonie, euh, le, le, le standard maintenant que nous avons dans tous nos foyers, dans toutes nos maisons, euh, qui euh, s'est installé partout. Et la stéréophonie, c'est une invention géniale qui remonte à bien plus loin qu'on peut le penser. Euh, bien qu'elle a fait son apparition sur disque dans les années 50, il faut monter au 19e siècle pour retracer les premiers concepts de stéréo. Et euh, c'est en fait la première diffusion stéréophonique remonte à 1884. Wow. Quand même? Oui, ouais, quand même. C'était dans l'opéra. En fait, ça, ça a été à côté de l'opéra Garnier de Paris. Euh, en fait, c'est euh, basé sur un concept de Clément Alder, euh, c'est-à-dire qu'on diffusait la musique de l'opéra, c'est-à-dire <coughs> du côté de l'opéra Garnier. En fait, on, on la présentait dans le bâtiment à côté euh, via deux micros qui captaient à différents endroits de la salle et les gens avaient deux petits écouteurs et ils pouvaient entendre donc, les ah. deux sons euh, dans deux, euh, deux, deux, deux, deux, deux oreillettes différentes. Ouais. C'est parce qu'il y avait, avait pas assez de place, le... là. Pardon? Distinct. Oui, exactement. Mais est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la première salle qu'il fallait qu'il puisse avoir du public dans la deuxième? Euh, si on veut, Bizarre. oui, mais c'était également pour, euh, pour, pour M. Aldar une façon de prouver. Euh, OK, c'était un concept. son invention, fais... okay. oui, exactement. Ouais. Euh, c'était pour, aussi pour les gens qui avaient peut-être moins d'argent pour aller au théâtre. Là, ah, ils, ben pouvaient, oui. ils pouvaient l'écouter euh, sur une petite machine. Et euh, on appelait ça à l'époque la théatrophonie. Ah, bon, ah. non? Euh, oui, oui. <rire> Mais en fait, c'est ça le principe de la stéréo. En fait, deux micros ou plus qui captent différents sons dans une pièce ou dans un studio afin d'offrir un son différent dans deux sorties indépendantes l'une de l'autre, comme des haut-parleurs ou des oreillettes. Euh, c'est une illusion auditive, dis-je, qui euh, nous fait croire euh, à une structure de profondeur de son qui se rapproche à l'audition naturelle, ce qu'on entend autour de nous, en 3D, justement. Ben oui. <rire> et euh, donc, euh, le, le stéréo vient du grec stéréo, euh, qui euh, signifie euh, spatial et solide et vient du grec « phono », c'est-à-dire le son et le ton. Donc, ça, les deux vont ensemble. C'est quand même assez bien fait. Euh, c'est dans les années 30 que la stéréo est brevetée euh, par EMI. En fait, c'est Alan Bloom, Bloom, Bloomline, Bloomline voilà, euh, qui est responsable d'un enregistrement stéréo. Euh, il s'agit d'enregistrer en fait sur deux bandes indépendantes qui seront gravées ensemble et simultanément sur un disque. Et sur le disque, euh, version vinyle ou en cire à l'époque, eh le son est gravé sur les deux parois du rayon. C'est-à-dire qu'à la place d'un son mono qui est dans le fond du rayon, c'est-à-dire l'aiguille gratte dans le fond, et bien là, elle se sur les deux parois du disque et elle gratte. Donc, dans le fond, mais également sur les côtés, elle vibre un peu de partout et c'est ce qui fait que le son est transmis dans les deux haut-parleurs. Mmh. Donc, c'est oh. assez intéressant comme technologie pour l'époque. Par contre, encore, là, on enregistrait beaucoup en monophonique, euh, c'est-à-dire un seul micro et une seule piste. On pouvait euh, enregistrer sur plusieurs bandes, mais le mix, final, le mix final en comptait encore une seule, malheureusement. Et le cinéma a beaucoup aidé à développer euh, la stéréo. Euh, effectivement, les orchestres euh, enregistraient les trames sonores en stéréo, justement, euh, sur des enregistreurs multipistes. Le premier film à présenter une trame sonore bidirectionnelle est Love, Find, and the Hardy avec euh, Judy Garland qui a été présenté en 1938. Le film Fantasia de Walt Disney euh, a été aussi enregistré euh, en stéréo, c'est-à-dire que la musique euh, était enregistrée sur plusieurs pistes et diffusée dans différents, euh, de différents côtés. D'ailleurs, ce qu'on peut entendre, c'est « Une nuit sur le mont Chauve » de Mugorski euh, qui se retrouve justement sur la trame sonore de Fantasia. Et probablement la pièce la plus épique, justement, là, cette, oh oui. cette trame sonore-là, selon moi. Euh, il s'agissait... Eux autres, ont appelé ça le Fantasound, donc euh, pour euh, souligner un peu le Fantasia et tout. Euh, malheureusement, dû à un manque de technologie dans les cinémas, la majorité des bandes sonores étaient remixées en mono afin de pouvoir offrir l'ensemble de la musique au public. Ça rendait euh, les éditions DVD... En fait, ça rend les éditions DVD des films encore plus intéressantes puisqu'on peut retrouver les mixtes stéréo originaux oh, ouais. Sur, ouais, okay. sur les DVD. Donc, vous pouvez avoir ça une bande bien, sonore ça? stéréo... Euh, qui de l'époque, c'est assez cool, merci. À la radio, c'est la BBC qui a diffusé en stéréo la première fois en 1925. Elle a transmis un concert de musique classique en utilisant les ondes longue portée pour un canal de son et les ondes moyennes qui transportaient le second canal stéréophonique. Donc, vous aviez, dans le fond, le son qui venait d'un bar puis de l'autre qui arrivait en même temps dans votre radio, tout dépendant de l'onde. Donc, il y a peut-être une petite interférence, mais quand même, ça a été la première fois qu'on avait du stéréo dans une radio, malgré que les radios étaient mono, donc c'était une illusion de stéréo, c'était pas vraiment ça en fait et euh, la stéréo est restée marginale en fait dans le milieu de la radio jusqu'au début du FM dans les années 50, la stéréophonie est devenue le standard du FM à peu près à cette époque là, qui pouvait diffuser plusieurs sons sur la même bande et donc envoyer euh, sur différents canaux, canaux euh, le son, même, euh, le son en même temps à l'auditeur ce qui offrait vraiment quelque chose de plus génial À la télévision, la stéréo était possible dans les années 50 et c'est que dans les années 60, en fait, on offrait aux spectateurs d'allumer sa radio FM et d'entendre un second canal de son simultané avec celui de leur téléviseur. et Parfois même, il va avoir le stéréo directement de leur système de son. C'est pour ça que les séries qu'on regarde en reprise, des fois sur des chaînes en ce moment, il y a toujours des décrit en bas « In Stereo, where available » sur les reprises. C'est pour ça c'est parce que ça vient de l'époque où le stéréo fait qu'on le précise exactement, c'était nouveau. Exactement. On pouvait se brancher sur une, sur une station de radio si on voulait pour avoir le son euh, stéréo. Mais euh, cette pratique-là a été courante jusqu'à dans les années 90, quand même. Ça, ça a été euh, assez loin. Mais la technologie câblée a rendu la stéréo sur télé disponible au grand public euh, ouais. sans l'aide d'une station FM parce que le son passait directement par le câble. Euh, et maintenant, à l'ère du numérique, bien, il est impensable de mélanger les sons de la télé et de la chaîne FM à cause du délai de transmission numérique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme un, 2-3 secondes. Oui. Canadien euh, est plus euh, est plus proche de la vérité lorsqu'on l'écoute à la radio qu'à la télé. On ne veut pas mélanger les deux. Des fois, quand tu regardes la télé du voisin dans sa maison à côté, puis que lui il y a un système de satellite ou quelque chose du genre, tu vois tout le temps l'image soit avant ou après. Ouais, après ouais, exactement. Là. Tu fais comme, hein, ben, quand ben j'ai pas vu ça encore. Hey, ils ont scoré. Ouais, c'est oui. ça, si ton voisin en haut n'a pas la télé numérique, toi, tu l'as, tu vas savoir <rire> qui est-ce qui a scoré avant. <rire> tu sais, c'est vraiment très, très voilà. plaisant. Parce que tout le monde est pour les Canadiens au Québec, c'est ça. Ouais, tu sais ouais. que ça va être les Canadiens. Ouais, ouais. C'est des meilleurs. C'est ça. Des ça. Ben, ça. Ah, ouais, disons. Ils ont-ils gagné Ah non. non. Euh, du côté de la <rire> musique populaire, la stéréo a pris euh, du temps à se faire de la place. Tout d'abord, soulignons les systèmes de son stéréo qui pouvaient écouter jusqu'à deux fois plus cher que le système mono à son lancement. C'est logique, stéréo deux fois. Oui, deux fois fois, donc deux fois plus cher. Et euh, les studios d'enregistrement étaient quelque peu frileux, si on veut, à la stéréo, euh, puisque l'équipement nécessaire pour enregistrer coûtait extrêmement cher et les producteurs n'étaient pas euh, non plus des pros de la stéréo. Ils avaient, eux, travaillé trop longtemps avec une seule piste pour qu'on puisse leur en donner une deuxième comme ça et qu'ils disent « ben là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Ça ne va pas. Amy Cook, lui, a créé en 1952 une nouvelle façon de diffuser de la stéréo sur disque avec deux rayons euh, qui diffusent deux canaux euh, séparément sur le disque. Chaque rayon, par contre, nécessitait une aiguille. et rendait le prix plus élevé, bien sûr, euh, ici, qu'un nouveau système de son puisqu'il fallait avoir une table tournante qui fonctionnait avec deux aiguilles et tout et tout. Et euh, ça n'a pas plu euh, à tout le monde, nécessairement. Finalement, c'est le label euh, Audio Fidelity Records qui euh, débute la production de masse euh, des disques stéréo pour grand public. On retrouvait sur la face A de leur premier disque The Duke of Dixieland et sur la face B un train qui semblait passer d'un speaker à l'autre. <rire> 500 copies ont été pressées et le président de la compagnie, Sidney Frey, a pris une page publicitaire dans le magazine Billboard où il offrait gratuitement une copie de ce disque à n'importe qui de l'industrie qui lui enverrait une lettre à l'entête de leur compagnie. Audio Fidelity Records, producers of Stereo Disc, the world's first compatible stereophonic high fidelity record, presents a study in stereophonic sound. In conventional recording, you hear a combined sound from a single speaker. But now, with a wonderful new miracle of stereo, two sounds originate simultaneously from a single groove. Ce que vous entendez, en fait, présentement, c'est euh, le disque d'Audio Fidelity euh, stéréophonique. Et voilà, justement, on nous offre euh, un, un extrait de stéréo. Et là, le petit monsieur justement qui parle est rendu de l'autre côté Et la pièce qu'il nous a présentée, c'est The Duke of Excellence, Justement, qui était sur le premier 45 tours Et là, vous entendez l'effet, il passe d'un speaker à l'autre C'est hop, quand même, il le dans le tel C'était nouveau oh, ouais, C'est révolutionnaire ouais. C'est vraiment... Here's the other And here they are together. C'est l'autre <laughs> meilleur dans les écouteurs voor de avait pour les gens à la maison. Ja, ja, probablement. C'est très bien fait. C'est de la polka. Ça a l'air d'une gang effet <rire> <à la> <rire> ouais, Donc, euh, c'est justement ce qui se passe avec ce, ce, ce disque-là. On, on présente aux gens qu'est-ce que la stéréo. Et là, vous allez entendre dans le dernier extrait, en fait, euh, du euh, c'est-à-dire euh, du, du, du, du, du... pas du corps, mais du, du, du, du bagpipe. C'est quoi? C'est... Cornemuse. Ouais, cornemuse. cornemuse! Cornemuse avec de la batterie. Et on entend vraiment d'un côté la cornemuse et la batterie de l'autre. Je savais pas que c'était possible de rendre la cornemuse encore plus gossante. Moi, j'avais bien le son de ça, mais ah. c'est pas super. Ouais, c'est quand même bien et euh, en fait ce qu'on expliquait là-dedans c'est que le dernier extrait c'était pour démontrer un, un genre de trois dimensions qu'on avait dans le son. Euh, chose qui était à l'époque vraiment géniale et euh, ces disques-là d'Audio Fidelity Stereophonics peuvent coûter quand même assez cher maintenant ah ouais. parce que c'était les premiers stéréos et avec celui-là, euh, c'est un extrait d'un disque qui était là vraiment pour démontrer aux gens les pouvoirs là, de la stéréo. c'est quelque chose aussi... d'inusité à l'époque. Je trouve ça aussi efficace que maintenant les démos pour montrer la télé HD, ouais, pas 3D ouais. mais HD hein, ouais, ouais. pour être impressionné par la chose, ça, ça tu sais, ça impressionne quand tu n'as jamais entendu des trucs différents dans tes deux oreilles. C'est ça, exactement. Comme tes deux yeux n'ont jamais vu de la télé en définition, ouais. mettons, C'est la même chose. Et derrière, on s'excuse encore pour les gens qui écoutent en rediffusion oui. ou en balado-diffusion. Malheureusement, c'était pas... C'était en, en mono, mais ils ont entendu tous les sons quand même. Voilà, C'est quand même assez bien. Bref, euh, ce pressage, ce pressage, je de... oui, ah. Ah. <rire> Ce pressage de masque... De masque? De masse. De masse, oui. Pressage de masse des premiers disques stéréo a aidé à lancer la méthode d'enregistrement qui reste encore la plus populaire aujourd'hui. Les maisons de disques ont commencé à enregistrer leurs artistes sur plusieurs pistes et avec plusieurs microphones et mixer les enregistrements directement en mode stéréo. Euh, soyez des nôtres justement la semaine prochaine lorsque je vous présenterai comment la stéréo s'est tranquillement installée dans nos foyers ainsi que sur nos disques favoris afin de devenir le standard d'enregistrement que l'on connaît aujourd'hui. Wednesday morning at five o'clock As the day begins Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes down Stairs to the kitchen clutching a handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside she is free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 so thoughtlessly How could she do this to me? She We never thought of ourselves A man from the motor trade. She Quand j'entends les Beatles, je me sens comme tout réconforté, je suis comme oui. dans, dans, dans un monde de confort. Euh, les gens qui euh, connaissent vraiment très très bien les Beatles ont remarqué que la, cette version de "She's Leaving Home" était euh, quelque peu accélérée. En fait, c'est la version mono qu'on retrouve sur euh, Sgt. Pepper's On the Isle Club Band Mono, euh, qui se retrouve entre autres dans les coffrets justement des Beatles in Mono. Euh, ça fait partie des trois ou quatre chansons qui euh, qui ont été enregistrées quelque peu, un petit peu plus rapidement. Que, euh, la, les versions stéréo donc il euh, y a des petites variations et d'ailleurs on en reparlera justement la semaine prochaine lorsqu'on va, euh, lorsqu va toucher la stéréo dans la musique populaire oui ça m'intéresse parce que je me demandais justement pourquoi il y avait des coffrets mono est-ce qu'il y avait un avantage à acheter des coffrets mono en fait euh, c'est que les pièces entre autres comme les Beatles mais aussi tous les artistes qui ont commencé dans les années 60 euh, ont commencé en mono ouais. et euh, parfois les enregistrements mono sont vraiment différents du stéréo. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient qui jamais entendu les Beatles, disons, en mono, qui les ont écoutés et ça a complètement changé leur perception du groupe parce que le son arrive des deux haut-parleurs en même temps et c'est mixé d'une façon. On n'a pas nécessairement trop se monter un par-dessus l'autre dans le son. Donc, okay. on arrive quand même à distinguer une partie de la musique qui est différente des fois. Et lorsqu'on entend en mono, ça change notre perception vraiment. Mm -hmm. Je vous emmènerai des exemples la semaine prochaine. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir. Maintenant Merci. Dehors, non, pas vrai. Merci beaucoup, Simon, <rire> euh, de ta présence, comme toujours, à l'émission. Et puis, ta connexion phénomène sur le retour jeudi prochain à 8h. Bien sûr. Deuxième partie de la stéréophonie. Oui. Le ça. canal droit. Exactement. Exactement. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h.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 Oui, le segment de cuisse de Charles-André, toujours dans le dîner de cons. Et aujourd'hui, comme on est jeudi, je vous présente un super DVD live que j'ai écouté en entier et critiqué pour le besoin de la cause. Et aujourd'hui, euh, j'ai critiqué un DVD live que j'ai en ma possession. Euh, il s'agit de Rumble in Brixton des Stray Cats. Oh Alors on parle rockabill aujourd'hui, le rockabilly que j'ai déjà joué euh, pendant plusieurs années dans les bars, j'ai euh, écumé, éclusé les bars, je sais pas <rire> c'est quoi la différence, mais bref, <rire> j'ai fait le tour des bars en jouant du rockabill et je suis donc bien parlé, euh, bien, bien placé. Placé. Merci Danny pour traiter du sujet. Mais parlons d'abord des Stray Cats, cette célèbre formation de rockabilly. C'est en fait un trio de rockabilly formé de Brian Setzer au chant et à la guitare électrique, de Slim Jim Phantom à la batterie et de Lee Rocker à la contrebasse. Formé à New York en 1980 sous le nom de Tom Cats, les Stray Cats décident devant l'indifférence de leurs compatriotes de s'expatrier à Londres et donc après quelques mois de vaches maigres leur concert plein d'énergie où Lee Rocker escalade sa contrebasse et Slim Jim Fantôme sa batterie limitée soit dit en passant au, st au strict minimum cette batterie qui est très minimale Un snare, un kick, ouais, trois, un cymbal ouais. trois morceaux. là. Exact. Ça. Et ils jouent debout. là. C'est très <rire> impressionnant. Ils commencent donc à attirer l'attention des journalistes et des maisons de disques. Ils enregistrent un premier single avec Dave Edmonds. Et euh, l'Angleterre euh, est à la recherche d'une nouvelle mode musicale et s'enflamme soudain pour le rockabilly énergique du groupe. L'Europe suit bientôt et euh, le premier album qui sort en 1981 toujours produit par David Moon, permet aux Stray Cats de passer l'été au sommet des hits parades. Une vague rockabilly sub submerge alors l'horizon musical et de nombreux groupes apparaissent dans le sillage de leur succès. Conscients des limites du genre dans lequel ils ne veulent pas rester prisonniers et fidèles à leur goût varié, le groupe enregistre la même année un disque plus rhythm and blues que purement rockabilly. C'est l'album Gone Ball. Et bien que généralement bien accueilli par la critique, le public ne suit pas et il marque un retrait commercial pour le groupe. Les Cats tentent de percer aux États-Unis, où sort en 1982 un album compilé des deux premiers et appelé « Build for Speed », qui est plutôt bien accueilli. Et donc, euh, vu le peu de succès euh, de leur timide aventure en dehors du standard, le groupe enregistre et sort en 1983 un troisième album, « Rant and Rave », qui est un retour au canon « Rockabilly ». Malheureusement, la mode est passée et le succès ne venant plus, le groupe se sépare en 1984. Lee Rocker et Slim Jim sortent deux albums en 85 et 86 associés à Earl Slick. Puis, entre les retrouvailles avec les Stray Cats, ils, chacun côté, euh, ils essaient chacun de leur côté pardon, à une carrière solo. Lee Rocker, sous son nom, sortira plusieurs albums. Slim Jim, quant à lui, au sein de différentes formations, ne rencontre pas vraiment de succès. Il participe par exemple à l'album solo de Lemmy Klimster, de Motorhead. Et Brian Setzer part pour une carrière solo en raison surtout d'un besoin de s'entourer de plusieurs musiciens pour jouer ses futures compositions. Un premier album voit le jour en 86. Qui est excellent, ça, le Brian Sedgwick Orchestra. Oui, oui, oui, oui bon. tout à fait. Et donc, on parle ici de « Knife Feels Like Justice », qui, malgré sa grande qualité ne rencontre malheureusement qu'un léger succès outre-Atlantique. Et donc, suit en 1988 Live Nude Guitars, un album très intéressant, mais où le style musical d'une chanson à l'autre peut dérouter certains. Et donc, en 1994, Brian Sedzer a mûri son vieux rêve de former un Big band Et là, naît The Brian Sedzer Orchestra, wow. où entouré d'une section cuivre, il sort son premier album, The Brian Sedzer Orchestra, plutôt swing jazzy et puis sort en 96, Guitar Slinger orienté swing rock et donc enfin en 98, il remporte deux Grammy Awards avec son album Dirty Boogie vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires excellente performance soit dit en passant Cette fois avec cet album Pure Swing, Brian Setzer renoue avec le succès 20, euh, 25 ans après l'époque des Street Cats. Voilà. Et sort en 2000 Vavoom toujours dans la même lignée, il sort encore euh, deux opus avec son Big Ben en 2002 Boogie Woogie Christmas et en 2005 the Crazy Christmas, donc deux albums. De Les Noël. meilleurs albums de Christmas de Noël, à peu près, qui existent pour vrai. Hein? Oui, euh, d'ailleurs, c'est rare des bons albums de Noël, des albums de Noël. Ça, ça en est, c'est ça. On sait qu'il y en existe beaucoup, mais des vrais bons albums de Ils Noël. C'est très rare. C'est très rare, tout à fait. Et donc, ces deux derniers constitués en partie de reprises de chansons de Noël. Dans le même temps, Brian Sedzer sort en 2001 sous le nom « Brian Setzer 68 Comeback Special », un opus entouré d'un contrebassiste et d'un batteur, euh, donc dans l'esprit des, st des Stray Cats. pardon, Il rend hommage au King Elvis, en référence au retour d'Elvis sur la scène en 1968 dans un show époustouflant. Brian Sedzer reprendra jusqu'à la fameuse tenue en, cu la tenue, la tenue, pardon, en cuir noir <rire> du King. Les compositions, quant à elles, sont très « rock'n'roll ». En 2003, sous le nom « Brian Setzer, il sort un autre album très « rock »,« Nitro Burning, Funny Daddy », toujours entouré d'un batteur et d'un contrebassiste. Enfin, en 2005, il reprend dans l'album « Rockabilly Riot » des standards des années 50 et 60 du label « Sun Records », toujours entouré d'un batteur, d'un contrebassiste et d'un pianiste. Les Street Cats se reforment, quant à eux, de manière épisodique, par exemple, lors de l'été 2004 pour une tournée en Europe. Et c'est là que j'interviens, car au cours de cette tournée de 2004, il a, euh, ils ont tourné un DVD, le DVD Rumble in Brixton. Ce que t'as euh, chez toi? Ce que j'ai chez moi et ce que j'ai décidé de critiquer. Et donc, euh, bon, euh, comme je l'ai mentionné, c'est The Stray Cats Rumble in Brixton, paru en 2004. Et là, je l'ai critiqué, ma foi, de façon compartimentée. Et à la qualité de l'audio, j'accorde 4.5. Sur 5. OK, c'est bon, bon à savoir. Euh, oui, tout à fait. Euh, non, en fait, j'accorde plutôt 4 sur 5 pour être exact sur 5. Et ça va à la toujours. La qualité sonore, oui, c'est la... toujours sur 5. Oui, c'est toujours sur 5 Parfait. et ça sera toujours comme sur dans 5. le voir. Et je vais même probablement commencer à critiquer euh, comme de cette façon-là euh, durant mes autres chroniques aussi. Et c'est une tentative que J'aime ça. Fais ouais. Donc, aujourd'hui. J'aime les, les noté... gens qui n'ont pas peur de leur opinion. <rire> Parfait. Merci, Dani. Et donc, 4 sur 5, impeccable, mais sans surprise. Ah naturellement. Le, euh, je veux dire, leur Rockabill est tout ce que de plus épicé. Euh, bon euh, Efficace. Je, efficace. Je pense que ça a été bien pris. Ça a été bien euh, euh, amené sur le DVD. Et dans mon système chez moi, ça sonne très bien. Mais euh, j'ai l'impression que peut-être les plus grands experts de la chose auraient pu nous pimenter, nous ramener un peu mieux le piment. Ou, euh, mais bon, c'est impeccable. Et c'est pour ça que je donne 4, point, euh, 4 sur 5 et même j'ai rasé de donner 4.5 euh, sur 5 à cause que c'est vraiment bien fait. C'est juste Il manquerait l'espèce de touche. Euh, le partic... petit wow. Le petit wow. Il manquerait le petit wow pour mériter le 5 sur 5. Et pour la qualité vidéo, c'est la même chose pour les mêmes raisons. Et euh, donc, je, je, pour la qualité vidéo, j'octroie un 4 sur 5 aussi. Pour euh, la qualité de la performance, euh, j'octroie aussi un 4 sur 5. J'ai noté plutôt égal et dynamique malgré un petit essoufflement. On voit que les cats sont plus 20 ans à certains petit moment là, où est-ce qu'on voit que Brian Sitzar cherche son souffle. Il faut qu'il reprenne son... Il cherche son air un et, peu. Et oui, et euh, bon, euh, je pense qu'il se magane peut-être moins qu'à l'époque, il a l'air bien en forme, mais il reste que... Mais est-ce que c'est un groupe qui s'est magané pas mal? Je pense que qui oui. Qui ont été sur le party pas euh, mal? Je pense que l'alcool et peut-être même les drogues à priser ont fait partie de la vie de ces gars-là, mais probablement l'alcool, étant donné que c'est des genres de bad boy des années 50 dans l'image ouais, de ouais, la je chose. je comprends. Et donc, euh, si on poursuit, euh, pour le choix des pièces, euh, je ne peux pas m'empêcher d'octroyer un 5 sur 5. Oh, Tous les classiques sont là et l'ordre est vraiment bien choisi. Une playlist, comme on dit. Vraiment... Là... Oui, exactement. C'est comme une ride de montagne russe dans les mines euh, hantées des euh, dessins animés de Lucky Luke. <rire> wow. Et donc, euh, sinon, euh, il reste euh, qu'à noter, euh, pour la satisfaction euh, générale du produit, j'ai failli mettre 5 sur 5, mais je mets 4 sur 5 et même pas 4.5 sur 5 parce qu'il y a parfois quelques éléments du matériel qui sont promis en arrière euh, de la jaquette que j'ai eu de la difficulté à trouver, à trouver. sur le DVD et euh, parfois euh, bon de la façon qui est organisé le DVD, ça peut être un peu long, là, ardu d'aller ouais. sélectionner exactement le matériel que tu veux visionner puis l'écouter par exemple, changer d'une page à l'autre dans la sélection des chansons individuelles, ça peut être parfois un peu laborieux et donc euh, Euh, malgré la qualité générale indéniable du produit, on perd quelques points à ce niveau-là. Mais donc, Rumble in Brixton... Très bonne critique. Euh, très bien. Bon... À, à 4 sur 5. Oui, exactement. Et donc, euh, en général, j'ai mis 21 sur 25 comme note finale. Superbe. Est-ce qu'on écoute une bonne pièce? Oui. En fait, euh, Bon, je voulais amener un extrait oh. du DVD... Euh, en particulier, sauf que j'y avais pas la chanson vraiment que j'avais sélectionnée. Et plutôt que de vous faire entendre un extrait directement du DVD, on va écouter simplement une chanson des Stray Cats que j'affectue particulièrement. Il s'agit de Bring It Back Again! J'espère que ça vous a plu. C'était Bring It Back Again des Stray Cats, une sélection qui m'a été inspirée par leur DVD live en 2004, Rumble in Brixton, que j'ai critiqué précédemment. Et c'est ce qui conclut mon segment de cuisse, mon cher Danny. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. On va accueillir notre ami François André. Est-ce que, est que notre ami, chose, truc, truc, que mérite encore son. Jusqu'à maintenant, mais je veux dire que Pierre Chagnon commence étrangement à m'intéresser avec oh. ses jokes de Monon cru. T'sais, de, t'sais, là, il est oh. toujours oh. un Monon d'un Noël qui dérange. Rénal Genre, euh, <rire> Monon que oh, oui, oui. euh, Bon, lui, Pierre Chagnon. Il me fait penser à un mononcle dans un party Fait qu'on pourrait mettre euh, ses blagues dans oh, notre On intro. pourrait, je vais essayer de trouver un extrait, là. J'aimerais ça. Puis je vais essayer, parce qu'il pose toujours des questions, puis il finit avec une blague. Il irrite ses jours. <rires> Donc, voici le goût racisteur. S'il vous plaît. Collègues. Le début est solennel. la main. Gang vous, s'il vous. vous plaît. Le Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Toussignan Plante. Oh! Oh! oh! Cossé, Les insultes Oh! Oh! Oh! Oh! Ouais, mais c'était parce que je ne voulais pas dévoiler au grand jour, tu sais, les journalistes et l'éthique journalistique <rire> okay. de ne pas révéler ces... Je pense que les journalistes savent que j'aime la politique, tout court. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais je pense qu'ils s'en doutent. peut gauche. Oui, ouais, ça, je l'assume. Et non, ex centriste extrémiste? Ouais, extrême centre, extrême centre. Ouais, ça veut dire ça, quoi? Ça? Ça, ça veut dire que je suis un pur Québécois. Euh... Ah, ah, ouais. Ouais. Et eux autres, volent à droite, qui à gauche, vote conservateur. peu importe. Ouais, ouais, conservateur, NPD. Il n'y a, a pas de problème. Il n'y a, <rire> a pas de problème, en autant qu'il me s'acclapait. <rire> ça résume ça. OK, bon, on va faire attention. Ah, donc, François, aujourd'hui, tu nous parles de la rentrée parlementaire à Québec. C'est enfin commencé. S'est-elle une, une école primaire ou je ne sais pas quoi? Qu'est-ce qui commence super tard dans la vie? Euh, C'est l'université qui commence à. Euh, le plus tard. Puis c'est genre au mois d'août, c'est début septembre. Genre, début septembre, mais là, la rentrée parlementaire s'est faite à la fin septembre. Wow. Et c'est peut-être tant mieux parce que c'est agréable. Écoute, il y a deux semaines qu'on a commencé l'émission officiellement ici, je vous avais dit, puis là je vais faire un mandat honorable, il va y avoir des élections cet automne. Vous vous en rappelez ça, je dis c'est certain qu'il y en a, mais là je me revise aujourd'hui, je, je l'assume. Il y en aura peut-être pas. Il n'y aura peut-être pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça va mal. Pour... Ça va mal à chaque pour tout le monde. Sauf peut-être Québec Soldat qui lui ça va très bien parce qu'il y a pas. Lui, il n'y a rien à se reprocher. Il, lui, il, il passe à l'attaque, tout simplement. Et Amir Kadir a fait un très très bon coup, encore une fois, cette semaine. Je dois le, le, le féliciter. Même les journalistes le reconnaissent. Si vous avez vu les nouvelles, vous avez vu la fameuse photo a fait la une de tous les journaux cette semaine, Amir Kadir au micro, entouré des cinq députés péquistes démissionnaires. Euh, les indépendants. Eric Kerr, euh, Picard aussi. Euh, Pierre Curzy. Oui, Pierre Curzy était parmi les démissionnaires. Donc Amir Kadir qui a.. Officiellement, c'est un député indépendant. Il n'est pas reconnu comme parti à l'Assemblée nationale. On voit le mot Québec solidaire en dessous de son nom, là, mais oh, ça ouais. prend 4 députés ou 15 du vote populaire pour avoir le statut de parti politique mm -hmm. à l'Assemblée nationale. Donc, il est compté dans les, dans les faits comme étant un député indépendant. À ADQ sont combien Ils sont 4. Donc, ils sont reconnus eux autres. Okay. Puis, ben, ils ont fait. Ba... C'est 12 excuse-moi. Euh, L'ADQ avait obtenu 13, quelque pourcents. Ont dit ouais, là on ne sera pas reconnu comme parti à 15%, donc ils ont demandé un ajustement de la loi euh, électorale. Puis à 12%, sont maintenant reconnus comme parti officiel à l'Assemblée et ils ont quatre députés. Il y en avait six qui se sont fait élire, il y en a deux euh, qui sont partis. Donc, Amir Kadir qui a réussi à rassembler pour une, une des rares fois toutes les tendances idéologiques du Québec, donc péquistes. À sauf les libéraux. Les péquistes, les adéquistes, les indépendants adéquistes et euh, Québec solidaire, qui est de gauche, ensemble pour dénoncer la collusion en construction, pour demander un débat d'urgence sur une commission d'enquête publique. Et ça, un débat d'urgence, c'est on met ça en priorité. Donc, on met un, en, sur la glace tous les autres dossiers. On ne fait que débattre pendant une centaine d'heures sur ça. Là-dessus. Là-dessus. Et ça a été refusé par Pierre Chagnon, donc le mononcle de Noël. Rénal. <rire> Rénal. Après, ouais, on va l'appeler oh, Rénal. Ouais. C'est un <rire> bon nom. Donc, lui, le président de l'Assemblée, a le droit, c'est son pouvoir discrétionnaire d'accepter ou refuser. Mais lui, lui a été nommé par les libéraux. Il a... Non, par l'Assemblée nationale. Par mais ça va au prorata des votes. Donc, c'est les libéraux qui sont majoritaires. Donc, c'est les libéraux qui l'ont nommé. Et c'est euh, donc son pouvoir de dire oui ou non. Et lui il a dit « Je ne vois pas l'urgence » d'avoir un débat sur la, la construction, le milieu de la construction. Donc, on s'entend qu'il y a eu un mot d'ordre, peut-être, de Jean Charest ou de sa gang rapprochée. Ah, que... Pour dire, c'est pas urgent qu'on en parle. Tu, tu, tu, tu, parce, tu, tu, tu. parce que, il y a deux semaines, Jean Charest avait le vent dans les voiles. Dans les sondages, il remontait la pente. L'écart se creusait entre lui et le Parti québécois. Et là, bang, d'un coup, Radio-Canada met la main sur un rapport non officiel du, euh, de Duchesneau, le chef de la police, l'ancien chef de la SP, euh, SPVM. Ouais, la ville de Montréal. C'est lui qui est en, à la tête de l'unité publique euh, anti-collusion, l'UPAC. Puis, lui, il a fait un rapport sans nommer de nom, puisque le rapport n'est pas encore terminé, donc il n'a pas étoffé, mais il a dit qu'il y a oui infiltration de la mafia ou, disons, soyons plus généralistes, il y a de la fraude. Mais ce n'est pas une très grande surprise. Non, sauf que c'était des allégations. Là, avec ce rapport-là, on peut pointer du doigt pour dire c'est prouvé. Mm -hmm. C'est prouvé, mais il y a des gens en fait, qui l'ont fait avec. Si je prends, euh, là, je ne me rappelle plus de son nom, celui qui anime en enquête, là, à Radio-Canada. Oui. Lui, il l'avait prouvé, en fait, le, de c'est un journaliste, c'est que... pas criminel, c'est pas. Tu sais, il l'a prouvé, oui, mais de manière journa... journalistique. Donc, c'est pas. On peut l'amener en cours, mais c'est aux petites craintes, ça, on s'entend. Ça ne sera pas quelque chose de, de, de tangible. Et aussi, ce qu'Alain Gravel, de l'émission Enquête, que tu dis, a amené comme preuve, ça ne touche pas les policiers, ça touche le système politique. Donc, on ne peut pas traîner en cours le système politique ni le gouvernement. Tandis que dans le rapport de Chénault, il y aurait des politiciens d'inscrits. De, de, euh, qui étaient au courant et qui faisaient... C'est ça. Soit qui ont fermé les yeux ou soit qu'ils ont des grandes poches bien pesantes ou, ou qui papier, ont participé ou, ou qui ont, qu ont mis en place le système. Là, je n'ai pas encore lu le rapport. Je vais faire mon jean de moi-même. Je n'ai pas lu le rapport. <rire> Mais oui. ça, ça aussi, ça, par exemple, j'ai trouvé ça moyen. Ça, il a échappé. Bien, tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas lu. Si tout le monde en parle, je m'excuse. Si tu es premier ministre, tu n'as pas le choix de lire. C'est justement pour te prouver à quel point que eux autres ils veulent à rien savoir de ça oh ouais. ils veulent faire comme les trois singes il y en a un qui somme les yeux, un qui somme les, les oreilles puis l'autre la bouche comme normalement ouais. à toi dans Privé de sens à Radio Canada ils ont fait, <rire> un... ils ont fait ça vrai, ça. se peut C'est très original et jamais vu tu sais. ouais, Écoute, comme, écoute, comme concept c'est quand même la télé donc énorme euh... oui énorme tu m'en fous. ouais c'est chaud <rire> c'est chaud ouais. donc Ils veulent fermer les yeux là-dessus, puis ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent même pas rien entendre. Et à tel point que Pierre Moreau, le nouveau ministre euh, responsable des infrastructures, des travaux publics au Québec, qui remplace notre ami Sam Hamad, celui qui euh, disait qu'il n'y a pas de pont qui tombe au Québec, puis au même moment, euh, il, y euh, il y en a un qui tombait. Donc, Pierre Moreau, qui s'en va dire que la population se trompe. La population veut une commission d'enquête, mais ce n'est pas le bon choix. Nous autres, on, au Parti libéral, on tu a la bonne non, solution. Non, tu ne peux pas non plus dire que la population se trompe. Pas à 80%. Si c'était des sondages de 10-15%, tu dis que c'est une minorité. Tu peux Mais là, les, tous les sondages confondus, tant au Canada anglais qu'au Québec et par les différentes firmes, disent que 80% des gens veulent avoir une corruption d'enquête. Et parmi les 20% qui restent, il y en a peut-être 3-4 indécis. Les autres, c'est euh, ouais, ça n'apprendrait une. C'est au conditionnel. Donc, on s'entend ouais, que c'est ouais. tout le monde qui en veut une. On, on s'entend là-dessus. Donc là, les libéraux veulent fermer les yeux là-dessus parce que ça pourrait tellement les éclabousser. Parce qu'ils ne savent pas ce qui pourrait sortir. C'est eux qui sont au pouvoir. Là. Oui. Mais euh, j'en jasais hier avec des amis pour dire « Est-ce que je suis pour ou contre une commission d'enquête? » Instinctivement, j'ai dit « Oui, j'en veux une. » Mais je me suis mis à réfléchir à ça. Je dis « Il y a présentement l'UPAC, donc l'unité anticollusion, qui est enquête. » Donc, des policiers qui peuvent amener en cours devant un juge, quelqu'un ou quelque chose ou un système. Et de l'autre côté, une commission d'enquête où c'est un juge qui reçoit qu'il ne fait qu'écouter, lui, ne peut pas émettre d'amende. Ça sera juste des recommandations. Okay? Sauf que les deux ont des points positifs et négatifs. Prenons la commission d'enquête. Les points positifs, c'est qu'on pourrait avoir plein de gens qui vont venir parler comment ça fonctionne la machine. Euh, les enveloppes brunes comme le blanchiment d'argent, les dépassements de coûts, les systèmes d'attribution de contrats, la location de contrats sur Internet, sur les packs il y a des contrats de construction qui sont en, hmm. en location, c'est interdit par la loi, mais ça, les, ça existe. Donc, on pourrait savoir comment ça fonctionne pour y mettre un terme ou au moins mettre des bâtons dans les roues euh, dans le futur approché. Et il y a tout le côté intimidation aussi. Là, euh... Exactement. Donc, ça pourrait se calmer pour une couple d'années. Mais... Le point négatif, le gros point négatif, c'est que pendant que tu témoignes, quand tu es appelé à témoigner, tu es immunisé. On ne peut pas te traîner en cours. On ne ah. peut pas te. Exactement. Mm -hmm. Donc, si ça dure un an, deux ans, il pourrait avoir l'immunité euh, diplomatique, appelons ça de même, pendant une année, deux années. Donc, on ne peut pas le traîner en cours. Donc, il aurait le temps de se revirer de bord, puis de prendre son passeport, puis de partir. Ciao bye. Il pourrait. Mais... Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, par contre, parce qu'on a un parti de position comme le PQ qui a été au pouvoir pendant longtemps, qui demande une commission d'enquête. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont blancs comme neige, les autres aussi? Qu'est-ce qui nous prouve? Qu est, qu est, pour, pourquoi on est porté à penser que la corruption a débuté en 2003, dans le fond? Hein? Non, ça, ça tu as entièrement raison là-dessus, Simon. Pauline Marois, elle en a vu une comme son enquête parce qu'elle sait que les gens veulent ça. Donc, c'est ça purement électoraliste. Mmh. Donc, elle fait du capital de sympathie là-dessus. Ils ont beaucoup à perdre. Ils ont beaucoup à perdre parce que, si on se souvient bien, la course au leadership de Pauline Marois, il y a eu euh, du cafouillage dans le, les levées de fonds. Il y aurait eu des versations. Mmh. Je parle conditionnel parce que je ne veux pas accuser oh, ouais, personne, ouais, ouais. mais il y aurait eu. Et ça, ça a été rappelé encore cette semaine par les journalistes. Et Pauline Marois a dit... C'est pas de ça qu'on jase, c'est du gouvernement Charret. Donc, elle veut même pas elle-même assumer qu'il y aurait eu une malversation lors de sa course en 2005. Mais en même temps, je pense qu'elle aurait plus à gagner euh, en fait, du, du mal qu'a fait aux libéraux que elle parce que, en fait, elle ça date longtemps. Le chef a changé. Tu sais, on, si ah, on n'avait pas, pu, été a pas été joué là-dessus. C'est ça. Elle, elle pourrait se défendre là-dessus. Mais la population québécoise est tellement cynique présentement oh, ouais. envers ses politiciens que libéral, normal. péquiste, euh, peu importe, ça... on sait qu'il y a de la corruption au Québec et non pas au Parti libéral, c'est au Québec. Et si on regarde bien les journaux, la radio, la télé, ces temps-ci, on voit une pub du syndicat canadien de la fonction publique sur les compteurs d'Hydro-Québec. Les compteurs en or. Une très belle publicité où on voit un billet de loterie. Euh, L'Auto-Québec qui euh, donne des billets de loterie euh, à la population. Et on gratte, puis c'est marqué un milliard d'investissements, puis patata patata. Et à la fin, c'est marqué à qui est-ce que ça va vraiment profiter. Juste instaurer le doute. Est-ce que ça va profiter à la population du Québec, au gouvernement, ou à des personnes en arrière qui salivent qui mmh. déjà de voir la manne rentrer dans leur compte de banque? Donc déjà, eux autres, le syndicat canadien de la fonction publique, joue sur justement le cynisme pour dénoncer un geste politique, purement. Mais c'est rendu dans l'imaginaire collectif québécois que tout ce qui passe, tout ce qui est au pouvoir est corrompu. Donc, c'était là la question euh, d'un journaliste à la conférence de presse de la semaine dernière de Jean Charet. Un journaliste lui a demandé, Kathleen Lévesque, si je me souviens bien du devoir, elle lui a demandé clairement, Monsieur Charet, êtes-vous le chef d'un État corrompu? Ça fait mal. Parce que Ça la conférence, mal. je l'écoutais en direct, et il y a eu un silence de mort pendant 2-3 secondes. Les journalistes ont dit elle a osé poser la question. Et Jean Charest, visuellement parlant, il s'est reclus sur sa chaise, a avalé de travers. Il a pris une grande respiration, puis est revenu sans même répondre oui ou non. Il a non répondu. Il a, répondu? Il, a, il a non répondu. Sans commentaire. Il a fait la langue de bois, donc de la logocratie. Oh! Ah, ben, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas dit, c'était quoi? Hein? Écoute, oui. écoute, on serait à la fin de l'année, on serait comme au mois d'avril, tu n'aurais pas une meilleure façon pour conclure ta chronique pour l'été. Bon, ben, je je jamais à euh, la moitié, le... je suis sûr, mais. Non, non, mais euh, quand même, c'est. Ouais, elle a du guts, mais bon, c'est une journaliste de devoir en même temps. Hein. Les autres, ils n'aiment pas vraiment le gouvernement Charlotte. Non, les autres sont tagués, ce euh, ça, c'est clair. Donc, ça résume le, la rentrée parlementaire de cette semaine. Donc, collusion, rapport du Chénault. Si vous voulez en savoir plus sur la parole du chêneau, parce que ça va être vraiment euh, très hot la semaine prochaine, ah oui. et ma chronique va, va s'intituler sûrement du chêneau, parce que euh, jeudi... C'est l'enregistrement de Tout le monde en parle. Et Jacques Chénault ouais. participe à l'enregistrement de Tout le monde en parle. Et on sait que Guillaume Lepage n'aime pas trop le gouvernement Charon. Ça, hein, il, il, il, non. il est meilleur qu'un juge. Ou il est de, meilleur qu'une qu commission parlementaire pour attirer ouais. des verres oui. de quelqu'un. Oui, il y a beaucoup plus de, po, de, de populace qui l'écoute qu'un juge comme lui. Ouais. OK. Euh, vendredi, Jacques Chénault rencontre Pierre Moreau, donc le leader parlementaire, euh, euh, excusez, le ministre des Affaires euh, des Travaux publics pour discuter, on sait pas quoi, et on pense qu'il pourrait y avoir une, un échange de scénarios. Donc, tu dis ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Donc, on craint. Mais mardi prochain, là, ça va être à surveiller. Là Il va y avoir un blackout médiatique du coup du à l'Assemblée nationale. Il va parler librement. Il y a carte blanche pour parler. Et c'est pas ce qu'il va dire nécessairement, c'est comment il va le dire. Qui va être très important et surtout ce qui va en découler. Donc, lui pourrait dire Voici comment ça marche. Il pointera peut-être pas des ministres ou des députés. Il va juste dire Voilà comment ça marche. Donc, la machine à rumeurs va partir. Toi. On va en entendre parler pour des semaines et des semaines. Donc, tout ça pour me revenir au tout début de la chronique Y aura-t-il des élections cet automne De moins en moins certain parce que ça va trop brasser pour Charrette. Donc, deux solutions s'offrent à Charrette Des élections au printemps, quand la tempête va être calmée, probablement. Puis au printemps, en fait, est-ce est qu'on parle là, de... Nathalie euh, Armando? Non, non, bon. euh, l'autre partie là, se forme de, de, voilà. de François Legault. Voilà, donc Jean Charest, lui, il a deux sessions pour réagir, parce que François Legault il est en tournée pour ramasser de l'argent, ramasser des appuis et se faire euh, du capital de sympathie. Donc, il pourrait former son parti politique au mois de décembre. Mais on sait qu'un parti politique, c'est pas comme une réunion de chum. On décide ça à la soirée, puis euh, non, non, non, tout achète la bière, moi et Prédiselle, puis go, on fait un party de football. Mm -hmm. Non, non, c'est pas donné ça marche. Ça peut prendre un an, deux ans, trois ans. Québec solidaire s'est fondé en 2005. Il commence à peine à conclure leur programme. Ça fait six ans, là. Donc, François Legault, présentement, il, va, il vogue sur une grande vague de popularité. Ouais, c'est normal, il n'y a rien à défendre, il n'y a rien à dire. C'est normal. Mais Jean Charet a cette session aussi pour déclencher des élections, sauf que ça va très mal pour lui. 20% de popularité dans les sondages, ce qui n'est pas suffisant pour gagner. Et euh, au printemps, la tempête se calmera, mais l'autre choix qui s'offre à lui, c'est de démissionner et de nommer quelqu'un d'autre. Mais euh, je pense, moi, c'est ça qui va arriver. S'il n'y si a pas d'élection euh, cet automne, c'est la fin, il va prendre sa retraite. Puis Écoute, ça va être mérité. On, aussi, on conclut, oui, oui. On conclut le, le, le même scénario, euh, François-Olivier. Jean Charest va passer à l'histoire quand même, avant même d'être accusé de collusion ou de favoritisme. Il va passer à l'histoire pour son plan en or et bon, ça a rien l'État. Son nom est déjà inscrit dans le dictionnaire Larousse 2014. Okay? il va pouvoir avoir son poste euh, à l'ONU. Oui, à l'ONU, délégation ou... de la francophonie mondiale. Oh, là, ouais. Pas, ouais. oh il va. Oh, oh il ça, c'est déjà. Oh, déjà euh, ça doit être un Ça doit être en train de sécher, là. Disons que euh, tu as un compte de dépenses beaucoup plus faramineux. Je m'inquiète pas pour lui. Et l'autre scénario, c'est que Pauline Marois démissionne parce que ça va tellement mal au Parti québécois. Là, Jean Charest pourrait en profiter pour dire « Regardez, nous autres, ça va mal, mais eux autres, ça va encore plus mal. » Donc, il prend un 25 cent qui tire en l'air. C'est pile ou face. Mais ça, je ne pas que ça se fasse. Je ne mettrais pas ma main au feu. C'est comme les, les libéraux se font tirer dessus, mais le Parti québécois se tire dessus lui-même. Entre eux autres. Ouais, oh, ça, ouais, ça c'est la, la beauté du Parti québécois. Tu n'as pas besoin d'ennemis. Entre eux autres. incroyable. <rire> mais en même temps, on s'entend que parler de Marouet, bon, écoute, c'est pas que mais il n'y a personne qui peut la remplacer. Là. Bernard Drinville. C'est euh, lui qui a été nommé non officiellement de par les, les péquistes, non pas la députation, mais de par le... Le... le, le, le, le... le... Si on veut, ceux qui, qui votent PQ, le PQ. Donc, ça serait lui le favori. Mais de très loin, il n'y a pas beaucoup d'appui. C'est normal, il ne s'est pas encore lancé officiellement. Ah non, non, c'est ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'il ne fera pas campagne tout de suite. Il y a encore... Euh, juste hier, c'était le grand signe. Hier, c'était le projet de loi 204 sur l'amphithéâtre de Québec. Il a voté contre. Alors que Pauline Marois et Agnès Meltet défendaient carrément ce projet de loi-là. Et c'est le projet de loi qui a, été, euh, qui a débuté la saignée Du Parti québécois au printemps, on s'en mm -hmm. souvient avec euh, le maire La Bombe et Québécois, l'entente secrète. Donc c'est ça qui a fait éclater le Parti québécois au courant de l'été. Et là, Bernard Draville, hier, officiellement, s'est levé contre. Donc, ce qui a fait dire à, à Jean Charest... Regardez, même il y a même des fédéralistes, maintenant au Parti québécois. Alors, <rire> juste pour semer la Cisanie. Il a dit là, ça. c'était euh, plus. Ah, oh, mais il travaillait à Radio-Canada aussi, Bernard-André Ah, ça, c'est clair qui est tagué. Voilà, merci beaucoup, François-Landry. Ouais, ça fait plaisir, Mathieu, tu nous as plante? Oui. On se retrouve jeudi Alors, prochain à 8h30. Ouais. Est-ce que tu as un, nom, un autre nom de famille ou un, un non, nom caché? Non, c'est Landry. C'est pas françois ouais, je Joseph caché. comme tout le monde. Oui, oui, ouais, tout le monde Lui, en fait. son, son deuxième nom, c'est Fidèle. François-Fidèle. Ah, ouais. Fidèle, ouais. Comme Fidèle la Chambre. En plus, comme fidèle Castro, Le chanteur. Je non, on connaît pas. Moi, ouais, c'est euh, Joseph Serge. Serge? Mathieu Tosigny en plein, ouais. oh. oui. Serge! Serge, il s'appelle Serge. Wow! Tu pas dû dire vrai. ça, toi? Ben, trop tard. <rire> trop tard. Ries pas toi, petite Jane. Ries pas des gens qui s'appellent Serge, toi, là. Non, non, non. Je ris pas des, ah, des bon? gens qui s'appellent Serge. C'est ça, ben non. Donc, je vais du prochain 8h30, <rire> c'est Oui, monsieur. Bye. <rire> merci, Ah <rire> hey, Merci, François. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. <métitimes> Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Sur ce, eh bien, une nouvelle qui m'a fait quand même assez euh, sursauter aujourd'hui, euh, c'est qu'un satellite américain de la taille d'un autobus euh, tombera sur Terre vendredi. Est-ce qu'on a calculé où est-ce qu'il tomberait? Non, mais c'est là le problème, justement. Oh. Euh, parce qu'il est difficile de savoir l'heure à laquelle l'engin va arriver. Euh, mais pas de panique. Selon la, la, la NASA, il y a seulement 0,03 de risque qu'un humain soit touché par cette euh, pluie mécanique. Ok. Parce, parce qu'on nous dit que 90 de la Terre est inhabitée. Oui, naturellement. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de chances que ça tombe sur quelqu'un. Mais c'est une façon tapante calculée. Si ça tombe à New York, ça va tomber sur quelqu'un. Tu sais tu comprends? Oui, puis non seulement ça, mais ça pourrait causer des dommages assez graves. Merci. On voit si l'impact d'un avion... Bon, admettons qu'il n'y ait pas d'entourloupe de, de, de, derrière ouais. le 11 septembre. Admettons, OK? Un avion, c'est capable de faire tomber une tour de cette taille-là. Et là, il ne provient même pas de l'hyperespace. Non, c'est ça. <rire> en Je en suis inquiet. Je vous en parle, c'est comme ça. Donc, l'entrée du satellite dans l'atmosphère est prévue pour le 23 septembre, annonce la NASA sur son site Internet. Pardon. Mais il est trop tôt pour prévoir l'heure et l'endroit où l'engin va arriver les prévisions sont en train d'être peaufinées, est-il ajouté. Upper Atmosphere Research Satellite est un satellite de la NASA d'une dizaine de mètres, pesant près de 6 tonnes. Il a été mis en orbite en 1991 par la navette Discovery pour étudier la haute atmosphère. L'UARS a fini sa mission en, en 2005. Il va retomber sur Terre faute de carburant <rire> c'est la façon que la nasa marche il va il y a tant qu'il va rouler là il reste dans l'espace mais après il tombe puis après ça on assume le 0,03 exactement c'est de ben, notre faute pas plus grave que ça donc si une grande partie du satellite va se brisant de nombreux morceaux en entrant dans l'atmosphère tous les débris ne vont pas brûler a expliqué la nasa en 2002 l'agence spatiale américaine avait mené un audit euh, sur les risques induits par la retombée d'un satellite il en découle que sur les 5668 kg du mastod dont 532 kg seulement pourraient survivre à l'entrée dans l'atmosphère, soit environ 26 objets parmi lesquels on compte des roues, des batteries, des morceaux de moteur, etc. <rire> Jusqu'ici, il n'y a jamais eu d'accident provoqué par un engin spatial revenant dans l'atmosphère, précise l'agence, euh, parce qu'il y a un risque de 3200, En parenthèse, c'est 0,3%. 3200, c'est le risque 3200 dans les chiffres de la NASA. Eux, savent ce que ça veut dire, là. OK facteur de risque. Oui, exactement. Euh, Qu'un être humain soit touché par la retombée de débris, bon, blablabla. Euh, là, on nous dit ne pas toucher. Euh, ça ne va pas nous toucher, qu'on nous dit. Euh, des engins de cette taille retombent en moyenne une fois par année. Ah bon, c'est le fun à savoir. C'est pas si euh, exceptionnel, habituel, inhabituel, oui. Oui, euh, donc c'est euh, Marc Matney, scientifique de la NASA qui explique ça. Euh, spécialiste des débris spatiaux, euh, à date le plus gros engin spatial à être retombé sur Terre est la station spatiale soviétique Salyut 7, dont les débris ont arrosé une ville argentine en 91 sans faire de victimes, nous dit-on. Heureusement. La NASA a indiqué que le satellite chuterait quelque part. Écoute ça, ils sont précis. Entre le 57 degré latitude nord et le 57 de latitude sud. Ah ben oui. Dans la... toute la Terre à peu près, <rire> sauf les pôles. Oui, exact. Genre toutes les parties habitées, en fait. Oui, exactement. Donc, la NASA a prévu de communiquer euh, sur la chute 12 heures, 6 heures et 2 heures avant l'arrivée du satellite. Deux heures avant, OK. Deux heures avant, c'est pas si pire. C'est pas si pire, t'as le temps de te torcer, t'as le temps de le voir venir. « What the hell is Mais même deux heures avant, on nous dit que les ingénieurs ne pourront pas faire mieux que d'avancer une zone d'impact large de 12 000 carrés. Ça leur intente pas de tirer dessus et à leurs affaires... Et, et non, mais c'est du n'importe quoi! On nous dit que c'est seulement à 20 minutes de la chute qu'ils pourront se prononcer précisément. À 20 minutes de la 20 chute. 20 minutes de la chute. Mais là, c'est parce que, aussi, ça va probablement faire un genre de cratère. Euh, il va avoir ah, un cas. impact assez <rire> ahurissant, merci. En fait, de quoi s'inquiéter, merci la NASA d'envoyer <rire> toutes sortes de choses comme ça dans l'hyperespace. Et de se foutre de comment ça retombe. Et de se foutre de comment ça retombe, voilà, c'est leur méthode. Eh bien, la NASA a demandé aux gens qui seraient donc en contact avec les débris de l'engin de ne pas les toucher. Ben non, hein? attention, touchez-les pas, vous allez mourir. Ben, il m'a dit pourquoi. Ils disent, pas parce qu'ils sont toxiques ou inflammables, mais parce qu'ils pourraient être coupants. Et en plus, c'est parce que formellement, ils appartiennent au gouvernement américain. <rire> <rire> il y a peut-être un risque qu'ils soient irradiés aussi. Ah, en tout cas, c'est une belle nouvelle, oui. ça, ce satellite américain qui va tomber vendredi. Donc, peut-être écouter la radio dans votre coin. On ne sait jamais, ça peut tomber n'importe où. Là. Ça pourrait tomber ici. Ça pourrait tomber même sur la, le local de radio pour nous. Exactement, pour pour pour nous, nous fermer la gueule. De <rire> <conneries>. Exactement. <rire> en tout cas, c'est une belle nouvelle, euh, quand même assez spéciale. Oui, euh... Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est en direct et télécharger les balados de diffusion sur cifou.ca.